Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Grand Prix. Euh, alors déjà, je pense que ça fonctionne, ce qui est une très bonne nouvelle. Bienvenue dans cette nouvelle version de l'émission Grand Prix. Je, je, vous avez déjà trouvé le dieu donc c'est que c'est plutôt bon pour vous. Euh, bienvenue, donc, je, vous, on vous accueille sur le Next Gen Auto et la chaîne Twitch spéciale, puisque donc, euh, comme vous l'aviez su la dernière fois, on a eu un petit départ dans l'équipe. Alors, la personne de, de Monsieur Duforest. Euh, du coup... On va revenir cette semaine avec une semaine de retard sur le Grand Prix d'Australie mais aussi évidemment vous dire un petit peu comment tout va fonctionner maintenant puisque forcément qu'il de nouvelle chaîne il y a un petit peu nouveau fonctionnement mais rassurez-vous il y aura pas grand-chose de très différent puisque on va surtout reprendre euh, les principes de l'émission déjà puisque on va euh, revenir sur les chaque euh, sur ce qu'fait chaque équipe sur chaque grand prix et évidemment sur les news liées aux équipes. Donc déjà ce soir avec moi pour en parler il y a Alex. Bonsoir Alex. Salut, salut Manu, bonsoir à tous et bienvenue pour cette émission. que voilà, je ne vous présente personne puisque j'imagine que vous les connaissez déjà, sauf si vous êtes nouveau dans l'émission, quel cas bienvenue. Et euh, bienvenue Franck également. Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue effectivement sur la nouvelle chaîne Twitch de Next Gen donc là où vous retrouvez maintenant Grand Prix tous les après tous les grands prix normalement le mardi soir on devrait essayer de, de se tenir à cette à cette case horaire euh, traditionnelle pour pour tous ceux qui ont suis grand prix sur sur la chaîne de michael euh, avant Euh, donc ravi de vous retrouver tous euh, ici ce soir et puis euh, bon, voilà, une petite, une petite semaine de retard qui était même pas dû au lancement de la nouvelle chaîne puisque nous avons eu un souci technique sur le site euh, à résoudre d'urgence euh, <coughs> mardi dernier qu'ils ont empêché de faire l'émission en fait tout était réglé une demi-heure avant mais bon, on avait annoncé l'annulation et qu'on pensait pas régler ça aussi vite du coup on a préféré reporter mais du coup voilà, on a un peu plus de temps pour, pour débriefer euh, plus au calme on va dire et puis c'est pas mal, il y a eu pas mal de news aussi cette semaine euh, depuis donc, qui, qui, dont on va pouvoir parler Donc effectivement, on va vérifier le, le Grand Prix d'Australie. Euh, alors bon, si jamais des questions, des commentaires, on dit que mon son est très bas. Alors je vais replacer mon micro et j'ai un petit peu augmenté. Vous me dites si euh, ça pose problème, mais normalement, je pense pas. De toute façon, après, je vais être quasiment au maximum, mais on fera des efforts. Euh, voilà, donc évidemment, on va revenir sur ce qui s'est passé au Grand Prix d'Australie. un Grand Prix remporté par euh, Carlos Sainz. Ça, il a <rire> fallu que Michael parte pour que finalement, on puisse faire enfin une émission qui commence pas par Red Bull. Euh, sachant que donc nous, comme l'a dit Franck, on reprendra évidemment cette, ce créneau du mardi soir euh, Essentiellement, alors il y aura des petits changements de temps en temps selon les disponibilités de chacun Mais on, on va forcément euh, essayer de se tenir à ce truc à ce, ce créneau-là Et puis on vous proposera d'autres petites choses aussi avec le temps, ça viendra On va commencer déjà par faire la pérennité de Grand Prix Et ensuite de, euh, de vous faire un petit peu d'autres choses Messieurs, est-ce qu'on commence du coup à parler du grand prix d'Australie et des news en question juste pour ajouter le petit quelque chose en plus oui. juste pour vous, vous informer que c'est très très intéressant de nous suivre et de ne s'abonner pas pour l'instant je sais pas si on peut le faire encore parce que c'est notre première émission je pense qu'on peut pas encore s'abonner mais quand on aurait fait notre premier stream je pense que ce sera possible mais de nous suivre parce que on s'interdira pas de faire des émissions spéciales selon l'actualité si elle exige euh, donc le, le soir même voilà de, de prendre la parole en live d en discuter avec vous. Euh, voilà, ce qu'on qu n'avait pas possibilité forcément de faire avant parce qu'effectivement on n'avait pas forcément la main sur le, sur, sur le planning et le calendrier de chacun là c'est nous qui allons gérer ce calendrier là donc euh, s'il y a des, gros, des grosses news qui, qui, qui sortent qui veulent le coup d'être débattus on prendra la parole en général le soir toujours pour dans ce créneau horaire là pour on pourra en parler avec vous voilà Sauf, il y, a... Sauf il y a des trucs vraiment très importants, on des breaking news façon BFM à partir de 15h30 en direct jusqu'à 3h du matin. Euh... Qu'est-ce que je voulais rajouter J'ai vu une question de chat. Oui, ce qu'on a fait de Michael, est-ce que je retiens dans ma cave Non. Euh, <rire> a une Une opportunité professionnelle qui fait que Il ne peut pas euh, il ne peut pas continuer avec nous mais il y'y a pas de souci là dessus et effectivement il vous dit que Fernando Alonso est sur côté mais non il n'est pas dans ma cave il est vraiment chez lui donc il a pas de souci euh, je suis en train de lire un petit peu les questions aussi parce que je sais que j'imagine que certaines personnes qui n'auraient pas forcément vu, vu que la dernière fois on a fait l'annonce en fin de soirée ou un petit peu de, de, de questions sur ce qui se sur ce qui se passe en tout cas voilà donc non, non michael va très bien vous enen faites pas vous le retrouvez évidemment dans les autres émissions habituelles euh, du coup Grand Prix d'Australie, donc, remporté par Carlos Sainz et un doublé Ferrari. Euh, donc, c'est vrai que c'était un petit peu la surprise, puisque, finalement, euh, on avait quand même imaginé une domination de, de, de Max Verstappen, qui a abandonné dès le début de course, euh, victime d'un problème de frein, et forcément, donc, qui a laissé euh, Carlos Sainz plutôt tout seul en tête. Euh, bah par exemple, enfin, plutôt, Alex, qu'est-ce que tu euh, qu que tu as retenu de cette course Alors, on a, on, a, on a 10 jours de recul, donc, on a un peu plus de détails que d'habitude sur les d'abandon sur les raisons de, pour lesquelles il y a eu des, des, des problèmes donc je sais pas si tu as des enseignements que tu as tiré de ce grand prix. Alors on l'avait pas vu venir. Alors oui et non, je dirais non d'abord euh, avant les essais libres mais je pense que les essais libres ont, ont vraiment montré que, que que Ferrari avait les moyens d'aller chercher euh, d'aller chercher Verstappen. Alors les qualifications moins mais vraiment en essais libres on a senti un gruime de Ferrari, on a senti que que, que que cette voiture là voilà et notamment Sainz avait la possibilité d'aller chercher d'aller chercher euh, Verstappen. Donc je pense qu'on a été peut-être surpris mais pas à 100 disons 60 60 70 euh, ce que j'en ai retenu c'est que euh, c'est euh, bon à la fois il y a un côté il y a côté bien sûr satisfaction de voir un peu de changement, il y a aussi peut-être une frustration puisque en moi je me dis mais euh, armes égales hein si Verstappen avait, avait pas eu ce problème de, de, de frein. Euh bien, moi je pense que quand il y aurait match alors la vérité c'est qu'on sera jamais mais ça aurait été euh, paradoxalement peut-être encore plus intéressant de voir un grand prix avec euh, avec verstappen euh, qui n'avait pas les, les, les freins en feu et donc ça a de quoi bien sûr rendre optimiste euh, pour la suite de la saison même si on rappellera que d'une part l'australie c'est un circuit euh, un circuit à part hein, qui ressemble pas du tout à, à baraï et d'autre part on rappellera quoi que suzuka red bull apportera une autre euh, évolution très importante euh, donc voilà donc je Euh, cette saison là je dirais que c'est enfin, peut-être qu'elle euh, ça va être un peu l'inverse de 2022 où on a commencé avec une, saison, avec une saison très serrée puis avec une écrasante domination de Red Bull là est-ce que ce serait par l'inverse voilà c'est encore trop tôt pour le dire mais on, on en ressort avec euh, plus d'intérêt et il faut le dire aussi plus de morale que qu les, les premières années c'est le début de course c'était assez, euh, assez disputé entre les deux on se demande, enfin Steins avait repris la tête on sait pas à quel point le problème était déjà réel chez Verstappen Et euh, est-ce que toi Franck tu penses que Verstappen aurait été aurait été euh, comment dire inquiété jusqu'au bout parce qu'on a vu les longs relais qui étaient bons chez Ferrari ou est-ce que tu penses quand même qu'il aurait eu le dernier mot? Ah c'est un peu difficile à dire je crois que tout le monde d'ailleurs s'accorde pour ça pour dire que il y aurait eu match en tout cas je pense euh, en tout cas plus que sur les grands prix précédents Moi ce que je retiens de, de la préparation de Ferrari surtout que c'est qu'elle était extrêmement bonne quand même. Euh... Tout le monde a salué le, le, la progression au fur et à mesure de, de ferry J'ai l'impression qu'ils se sont un peu plus concentré effectivement sur les longs relais, peut-être plus que sur la performance pure à Melbourne. Après, Melbourne, ça reste aussi une piste extrêmement euh, spécifique, assez pique. On ne va pas commencer à tirer des, des, des leçons euh, sur ce circuit-là pour pour la suite de la saison, c'est clair. Euh, D'ailleurs, je suis même assez convaincu qu'à Suzuka, on devrait vous voir euh, Max Verstappen reprendre le dessus. Euh un peu plus un peu plus à la normale mais moi je, ce que je retiens effectivement c'est que Ferrari sans avoir changé de méthode de travail en tout cas euh, la méthode Vasseur comme beaucoup euh, elle l'appeler euh, commence à porter ses fruits euh, j'ai noté quand même beaucoup beaucoup plus de travail de de fond quand même en, en essai libre par rapport à par rapport de alors cela a permis peut-être à, à Max Verstappen de jouer un peu plus facilement à la pole position que sur que sur les deux premiers grands prix donc bah, ça on, on l'a constaté mais si derrière bah, écoutez, écoute Ferrari a réussi à à mieux préparer ses courses, et c'est comme là que là que, qu'est le principal point faible des, des concurrents de, de Red Bull pour l'instant, c'est vraiment le, le rythme de course, bah, on, on est preneur, après tout, la, la pole position, si elle n'est plus euh, aussi déterminante que ça, et que maintenant c'est vraiment sur le rythme de course qu'il faut vraiment se, se battre, sur les circuits, je, je parle là où on peut se dépasser, et Melbourne c'est le cas, euh, l'approche de Ferrari du coup a été, a été la bonne. Donc, euh, Je retiens un week-end solide du, du chômeur comme, comme il aime à s'appeler donc de, de Carlos Sainz. donc c'est quand même le, le le seul pilote non red Bull à avoir, à avoir quand même gagné contre red Bull hein. depuis euh, la fin 2022 depuis que rus seul a gagné au Brésil c'est quand même le, le seul pilote à s'être imposé contre contre red Bull contre Max Verstappen et sergio Perez. donc euh, bah, bravo à bravo déjà aussi à, à Carlos qui quand même revient euh, d'une imppatidicite Donc c'est pas c'était pas évident, il l'a même lui dit lui-même, il n'était pas au top de sa forme tout le week-end, bon, suffisamment pour piloter et vaincre la douleur, je pense qu'il devait avoir un petit peu mais mais voilà ce que je, je veux quand même saluer c'est c'est la performance de, de Carlos Sainz. Après comme tu dis le, le problème de Red Bull, oui, bon, apparemment il était là dès le départ et je pense même des tours de formation, peut-être au moment de l'enclenchement de la de la procédure de départ sur la grille. C'est là effectivement que que les de frein est resté un peu bloqué euh un blocage un peu les plaquettes sur, sur les disques certainement et, et voilà et forcément ça ça ça ça suit pas grand chose suit d'un léger frottement et le léger frottement bah s accentue, s accentue, s accentue, et, et ça et ça, ça suffit à ne plus euh, le refroidissement partout partout ne suffit pas pour pour compenser cela et, et le système voilà il a il a cramé complètement donc euh, c'est euh, forcément ça, ça a perturbé Verstappen forcément bah ça a aussi provoqué une, une erreur un virage qui a fait que Carlos a pu en profiter et le dépasser Euh, maintenant euh, moi je retiens comme des, des, des déclarations de chacun c'est que euh, vendredi et samedi les, les longs relais de de, de Ferrari inquiétaient beaucoup euh, chez Red Bull inquiétaient beaucoup le docteur Marco et ça et ça, ça on l'avait jamais vu euh, l'année l'année dernière et on l'avait pas vu sur les deux premiers grands prix non plus euh, cette, cette faculté en, en essai en essai libre à signer à très très bons relais à ne pas dégrader les pneus Donc, euh, donc oui, on va dire que c'est prometteur pour la suite de la saison et puis comme l'a dit le docteur Marco, ça, ça nous empêche euh, face à ça nous enlève la super question qui va nous durer toute durer la saison, est-ce qu'on vous allez réussir à gagner tous les grands prix de l'année Et eh ben voilà, la réponse on l'a déjà maintenant, c'est non. Donc euh, maintenant, bah place place à d'autres mmh. batailles, je l'espère entre Ferrari et Red Bull parce que bon, je, je vois malheureusement pas trop les, les autres équipes tout de suite dans, dans le game mais euh, peut-être que McLaren pourra revenir sur, sur certains circuits mais Les... Bon, c'est les trois seules équipes qui peuvent s'imposer cette année en tout cas ouais je suis assez d'accord, après c'est vrai que c'est compliqué de savoir où, où Versaplone aurait fini, parce que Perez finit à 35 secondes de Sainz ce qui est énorme, mais lui aussi avait apparemment des dégâts, donc du coup on sait pas quel aurait été son rythme et à quel point il aurait pu plus forcer euh, derrière les, les Ferrari, donc c'est vrai que forcément c'est un peu le dégât de Perez c'est un tir-off quand c'est un tir-off coincé sous le ouais. plancher et c'est peu comme d'ailleurs on va dire donc c'est vrai qu'elle a cette voiture extrêmement sensible. Ouais, c'est peu et en même temps, c'est vrai que parce que eux, on en fait tout un voilà après bon c'est notre marco donc est-ce qu'il en a fait des caisses euh, en disant que euh, que il y avait des problèmes ou est-ce que vraiment pour le coup c'était euh, c'était lié à ça quoi. Donc euh, c'est vrai que c'est assez euh, on peut se demander à quel point euh, à quel point Ferrari avait la marge pour aller battre Verstappen en tout cas Sainz parce qu'il a quand même mis une belle avance sur Leclerc et euh, Et justement le, le rapport de force pour l'instant était vraiment en faveur de enfin est en faveur de science ce week-end là est-ce que vous pensez que c'est parce que' il a son côté un peu plus en, en recherche d'emploi comme il le dit ou est-ce qu' il y a quelque chose qui est en train de s'opérer un switch chez Ferrari, qui pourrait faire de lui le numéro 1 et alors évidemment après on parle de donner données' regrets à Ferrari et tout ça moi j'en suis pas du tout encore là parce qu'on sait que Sainz a quand même tendance à, à prendre un peu des, des, des mauvaises euh, mauvaises passes derrière des fois euh, des, des succès Mais est-ce que vous le voyez quand même s'imposer cette fois-ci un peu plus comme un leader ou est-ce que vous pensez que Leclerc a encore de quoi se, se battre Moi je, si on prend là si on prend les premiers grands prix pour le moment Leclerc le était quand même devant en enfin, son si point les, les courses et qualifications enfin euh, le Leclerc le était encore devant scène, scène nous a habitué à des performances qui sont bonnes mais qui sont lorsqu'elles euh, c'est quand tu fais des performances excellentes, il les fait très rarement pour Leclerc, il a vraiment un haut niveau de constance. Donc, je pense que comme à singapour l'an dernier scène a été absolument brillant sur un grand prix mais il a été moins moins sur pas donc je pense que qu'il qu faut voir euh, il faut voir sur le long terme et pas seulement le court terme donc scène ça fait du c'est à dire un grand prix parfait de bout en bout du vendredi au dimanche mais il le faisait aussi déjà l'an dernier à, à singapour alors même que euh, son avis n'était pas encore scellé donc pour moi c'est pas un grand prix qui remet euh, en, en question une tendance de plusieurs années euh, Chez, chez Ferrari et je pense que on va voir sur une saison sur 24 courses leclerc continuer à dominer sains comme il avait commencé à le faire dès le début de, de, de la saison mais après moi c'est vrai que on, on peut s'interroger presque aussi chez Ferrari est-ce qu'on a vraiment besoin de remplacer sains par hamilton quand on voit la forme de hamilton qui est pas non plus terrible aussi en, en ce début d'année mais pour moi le l'effet moral de, de sains je crois pas tellement sur sur ouais. sa, sur le futur lescince. Moi je dis que c'est encore un peu tôt pour le pour le dire parce qu'on a eu euh, que trois circuits déjà euh, dont deux assez typiques, Jeddah et Jeddah et Melbourne, c'est quand même pas les circuits les plus les plus courants qu'on va rencontrer dans la saison. Donc euh, on doit sur des circuits un peu plus traditionnels et voir aussi a peut-être qu aussi que Carlos se sent mieux avec cette voiture-là que le que Leclerc pour l'instant Donc c'est aussi aussi ce qui peut ce qui peut jouer sur sur, sur son état de forme. On s'en compte un peu tôt pour pour s'affirmer. Maintenant, il est clair net et précis que Carlos est clairement en, en démonstration en one man show de, de, de conviction de, de futurs employeurs et on va, on va quand même en parler de un, un petit peu de, de, de ce qui peut de ce qui peut attendre c'est que euh, les places les places sont chères euh, parce que parce que parce qu'il y a très peu de places dans, dans les top teams hein. il y a une place chez Mercedes ça a sait, et, et officiellement c'est tout pour l'instant même si officieusement chez Red Bull ça peut bouger aussi donc Euh, et, et, et les, ils l'ont toujours dit leur priorité à eux c'est de trouver un projet qui gagne un projet qui gagne rapidement c'est pas c'est pas odi. Euh, donc ça veut dire signer chez Red Bull ou signer chez Mercedes. Alors signer chez Red Bull ça veut dire se passer de Sergio Perez pourquoi pas si, car si euh, Max Verstappen reste et que et que euh, ils sont d'accord pour réassocier les deux Maintenant, rappelons que Marco a toujours qualifié la relation entre Verstappen et Sens de très toxique. Alors, bon, il était jeune plus jeune à l'époque. Il était plus jeune à l'époque, et c'était forcément, forcément la bataille à couteau tiré chez Toro Rosso pour pouvoir avoir la place chez Red Bull. Il a fallu trancher entre les deux à un moment. Euh, maintenant, avec l'expérience, la maturité et, et tout ça, je pense que ça, ça pourrait cohabiter. Est-ce que est ce que aussi un, un Carlos Sens qui pourrait peut-être pousser un peu plus Max Verstappen dans ses retranchements, ce serait pas aussi bénéfique pour Red Bull Voilà, donc je pense qu'effectivement c'est la carte que Carlos Sainz est en train de jouer, d'autres le, le presse d'aller signer chez Mercedes, sauf que quand on voit la forme de Mercedes actuellement, on sait clairement que c'est pas pour jouer 2025, ce serait clairement pour un, un pari pour 2026, la voiture 2025, soyons clairs, ça sera une évolution de, de celle de 2024, et, et vu d'où ils sont actuellement, on a du mal à les voir grimper très rapidement à la pente. Maintenant, à moins qu'ils nous fassent une McLaren, une Aston Martin enfin en termes de développement euh ce soit toujours possible, c'est pas c'est pas interdit, mais ils ont l'air tellement perdus sur la compréhension de la bagnole que que c'est un peu c'est un peu compliqué à envisager à court terme. Et il y a la news qui est qui est sortie aujourd'hui sur Netto Auto, c'est-à-dire ma euh, celle où m'on voyait toujours Carlos Sainz depuis mon bouton de même depuis avant la l'annonce de d'Hamilton, c'est-à-dire d'aller rejoindre le projet Audi et Andreas Saidl aurait donc du coup donné un une sorte d'ultimatum on va dire une sorte de date limite à Carlos Sainz à son à son management pour le dire voilà d'ici la mi-avril j'aimerais savoir si tu as envie de rejoindre le projet Audi ça c'est compliqué parce que ça veut, ça veut dire que d'ici la mi-avril il faudrait que tout se décante du côté et de Mercedes et de, et de Red Bull et on n'a en pas encore parlé euh, parce qu'on n'a pas encore abordé Red Bull mais effectivement euh, ça peut aussi bouger du côté de Red Bull et donc Il y a tellement de possibilités derrière que c'est compliqué pour Carlos Sainz de dire oui à Audi d'ici 15 jours. enfin En tout cas, selon moi. C'est euh... plus une aveu de faiblesse de dit que oui, qu une démontration de force. Parce que Sainz a tout intérêt à attendre et, et Audi a plus besoin de Sainz que Sainz a besoin d'Audi. En tout cas, Sainz est bien parti pour rester sur la grille. Soyez rassurés pour tous les fans de, de Carlos. Il y a pas Je pense pas qu'il se retrouvera sans volant l'année prochaine. Ou alors, c'est un, un concours de circonstances absolument incroyable on se fait fermer les portes parce qu'il parce qu'il a voulu trop jouer avec le feu sur les opportunités et puis il se retrouverait sans, sans aucun baquet -er. ce, ce serait pas c'est pas un c'est pas irréaliste mais ça me paraît improbable. Euh, donc voilà, à moment, au bout un moment d'un moment, il faudrait bien que quelqu'un bouge les pions quoi. Donc euh, ouais. à quel moment ça va bouger euh, voilà, bon, voilà ça va tout, en fait c'est Max Verstappen qui bloque le marché des transferts clairement. C'est la situation chez Red Bull qui bloque le marché des transferts et tant que ça c'est pas vraiment résolu pour de bon pour de bon euh, voilà après euh, après Senne pourrait être assigné chez Mercedes et, et, et Verstappen se retrouverait euh, coincé du coup chez chez Red Bull ce qui serait pas forcément Allez. idéal Toutoverfeld a dit que tant qu'il aurait la possibilité de s'inverser Stephen et que c'est pas un non ferme, il n'ira pas avoir d'autres pilotes donc lui Exactement. il est capable d'attendre jusqu'en décembre s'il le faut. Et ça risque ça risquerait de sacré de faire un sacré foutoir pendant un bout de temps donc euh, attends mieux pour, pour pour tous les fans qui amateurs de spéculation, de polémique et de politique, ça risque de discuter encore pendant <rire> quelques quelques mois là-dessus. Mais euh, bon voilà, il faudra vraiment voir ce que va donner la l'affaire la, Horner, on en parlera au moment, de, au moment de, de la boule. Yes. Bah moi comme parlait. De sur Red Bull de façon non, non c'est juste pour ça c'est vrai que il a à la fois il est en position de force parce que audi essaye de jouer une carte à battre d'un coup et bon on sait que c'est pas pas forcément utile mais à la fois euh, le souci c'est que est-ce que euh, il va pas se, se griller malgré tout parce qu'on sait que enfin je pense qu'il est conscient quand même dans tout cas son management qu'il est pas toujours le plus euh, régulier et que si jamais euh, il, est, il a une de nouveau cette régularité qui lui manque Euh, il risque de, euh, de se retrouver avec un avec des offres qui seront plus sur la table simplement parce que un signs dans ces mauvais jours, il vaut pas moins qu'un hokon qui est aussi un candidat chez Audi ou qu'un pilote dans ce genre-là. Donc c'est vrai qu'il y a quand même il y quand même un risque à prendre de son côté. Euh, et c'est peut-être ça qui puis bon en fait, ça peut-être plus aussi le premier domino à tomber de cette de ce gigantesque bordel qui est le, le marché des trottinettes parce que là c'est vrai que pour l'instant c'est il y a encore plus la moitié du peloton qui est qui a recasé. Euh, et ben effectivement donc on peut maintenant passer euh, du côté de ça sera ça partait Bolt tout de suite ce sera McLaren puisque <rire> McLaren en finit 3 et 4e. j'aime autant vous dire je suis ravi de les mettre si tôt dans l'émission. Euh Lando Norris 3e, euh, Oscar Piastri 4e, ils, ont, ils sont qualifiés 3 ils sont qualifiés 4 et 6e ont été euh, mis sur la, la grille 3 et 5 grâce à la pénalité de Sergio Perez et puis euh, bah, une course solide derrière les Ferrari. Euh, c'est vrai que ça a été euh, ça a été bon un peu intouchable euh, Enfin, les Ferrari étaient intouchables en tout cas pour les McLaren mais derrière c'était eux qui menaient le, le peloton euh, Frank. oui bah, prestation solide hein, de, de McLaren ça n'a rien à voir avec Melbourne l'année dernière donc euh, voilà on sait qu'ils sont sur une bonne lancée qu'ils ont toujours une monoplace euh, bah, bah, depuis la, depuis la mi-juillet l'année dernière c'est une, une monoplace qui est, qui est constamment rapide sur tous les circuits elle n'est mm -hmm. pas encore au niveau d'une Red Bull elle n'est pas encore au niveau d'une Ferrari mais elle est toujours là elle est, elle est comprise par, par l'équipe euh, une équipe qui n'a pas peur de, de faire des choix euh, audacieux aussi en termes de, de développement euh, et d'arrêter les frais quand ça ne va pas on a aujourd'hui la, la nouvelle que David ouais. et, David Sanchez euh, s'en va après 3 mois à peine euh, à, son, à son poste de directeur technique de la performance. donc euh, voilà euh, incompatibilité de, de, de poste et de gestion de management des projets Euh, certainement ça a été clairement dit voilà c'est une séparation euh, à'amiable voilà quand, quand ça marche pas il vaut mieux vaut mieux effectivement arrêter les frais tout de suite et voilà pour moi je vois que je vois une, une équipe qui qui évolue de manière sereine même si euh, voilà certains ont, ont peut-être voulu faire une montagne de, de ce départ euh, ça n'a pas vraiment d'impact de penser. en 3 mois il a pas eu beaucoup de beaucoup d'influencecé je pense sur, sur les projets euh, encore moins sur 2026 qui sera forcément le projet euh, le projet phare à venir dans les dans les prochains dans les prochains mois Mais euh, voilà c'est une équipe qui reste droite dans ses bottes qui est, un, qui est, qui est solide qui est bien menée par Andrea Stella et, et Zac Brown Zac Brown qui a donc aussi resini jusqu'en 2030 quand même donc euh, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu autant de stabilité on va dire à la, à la tête, à la tête de, de McLaren donc euh, moi je vois là je vois toujours une équipe McLaren très, très solide bien sur ses appuis euh, qui peut capitaliser sur ses enseignements de l'air euh, de l'effet de, de sol. Euh, voilà, c'est une, une des rares équipes qui a, qui a vraiment compris comment comment fonctionner les fin de effets de sol et qui, et qui progresse au, au fur et à mesure. Euh, bon bah ça joue pas encore la victoire euh, on, on, on, à entity euh, lando Norris voilà qui a pris un, un record peu enviable dont nous parlera, <rire> dont nous parlera Alex mais euh, mais voilà après voilà il y a il une petite polémique voilà pour pour la suite la petite polémique effectivement c'est Oscar Piastri qui a dû laisser passer euh, son équipier euh, pendant un grand prix alors que Piastri est australien joue à domicile aurait pu avoir son premier podium à domicile honnêtement mmh. euh, son plan des performances c'était pas du tout justifié et puis au bout d'un moment euh, euh, il bien, se bien. Il fait repasser donc autant effectivement jouer le jeu de l'équipe et il l'a lui-même dit à, à l'arrivée la, il méritait pas le podium et et voilà donc c'est vrai qu'il nonono non, ça a été un peu sifflé à cause de ça à l'arrivée je trouve c'est un peu un peu dommage voilà, c'est ça effectivement, mais bon, un, un australien sous le podium, bah on attend encore peut-être l'année prochaine du coup. Mais sinon non, bah rien à dire sur McLaren, c'est une équipe qui prépare bien ces week-ends, qui, qui, qui avance qui avance de manière positive. Euh il va y aura quelques quelques évolutions qui seront attendues du côté de, de Miami. On voilà, on, sorti, on sortira la, la, la news demain. Notamment sur sur l'effet DRS, euh, voilà, qui est est très attendu aussi du côté de McLaren parce que McLaren souffre est une, est une des équipes qui souffre le plus en vitesse de pointe et malgré cela arrive à faire de très très bonnes performances donc s'ils arrivent effectivement à améliorer cette partie DRS vitesse de pointe ça pourrait vraiment devenir quelque chose de, de très sérieux en course quoi. Mmh. Mmh. Et oui donc le, le record le record de Norris c'est le nombre le plus grand nombre de podiums en carrière sans jamais avoir gagné c'est-à-dire 14 et le, le il a battu donc il les donc le record de Nickel fade euh, donc c'est un record euh, c'est un encore qui, qui est peu envieeux qui fait pas vraiment plaisir à, à l'Ando la, Norris mais euh, je pense qu'il faut pas trop s'attarder non plus ça nous dit je, je pense que ça nous dit plus sur la régularité avec laquelle la Norris réussi à, à effectuer des podiums puisqu'il faut pas oublier où il est arrivé dans la période où on a eu et euh, eh bien euh, jamais eu autant de, de victoires consécutives et de, de victoires de la part d'une seule équipe donc je pense que c, est, c est, ça doit être plus un encouragement pour Norris, c'est un signe de, de sa régularité parce que même si Piastri progresse, il reste le pilote le plus performant euh, chez McLaren de manière de manière assez nette. Euh, même si Piastri le s'il est aussi fort, c'est que aussi Piastri le pousse dans ses retranchements bien plus que ne le faisait que ne faisait Ricardo. Donc voilà, McLaren, ils vont tellement bien que j'ai l'impression qu'ils sont presque insatisfaits euh, d'être troisième force. Euh, c'est le signe hein, que cette équipe vraiment progresse dans la, dans la bonne direction puisque en 2020 voilà, en 2019, c'est l'exulter enfin euh, certains plus que d'autres ici dès qu'il y avait des McLaren sur euh, sur le podium et maintenant c'est devenu normal, c'est mmh. une banalité et on sent plus on sent plus pas de la frustration mais le désir d'en avoir euh, plus encore parce que voilà ce que ce que Ferrari a réussi à le faire euh, pourquoi pas McLaren et effectivement c'est l'équipe qui met qui met toutes les, les bonnes dispositions pour ça attention quand même parce que voilà Mercedes veut venir par par revenir jour il y a le, le plafond de budgetaire donc euh, euh Voilà, c'est l'équipe qui, qui qui va vraiment dans la bonne direction. Il lui manque dernier, on sait on sait que voilà, c'est le dernier kilomètre qui qu est le plus dur à franchir maintenant. c'est ça, c'est vrai qu'après euh, effectivement, je pense que enfin, il y, y a forcément une côté un côté où on s'habitue au podium et il le, le le cap à franchir en plus pour aller chercher cette victoire qui pour l'instant est toujours bloqué par euh, en fait, tous leurs très très bons week-ends ont été bloqués par Versailles, que ce soit euh, la Grande-Bretagne que ce soit enfin euh, en 2023, que ce soit le Japon 2023. A chaque fois, c'est Versaphone qui leur empêche d'avoir la pole, qui leur empêche d'avoir la victoire. Donc c'est vrai qu'il y a un peu cette frustration. Et à chaque fois que les Red bull sont en, en défaillance, ils sont pas très loin. Mais c'est pas eux. Donc euh, donc c'est un peu dommage pour ça. Euh, mais effectivement, bon, après, c'est euh, ça reste quand même très très bon. Moi, j'attends un peu le test du Japon pour McLaren. Parce que l'an dernier, c'est vraiment un de leurs les plus forts. Là, ils y arrivent euh, dès maintenant. Donc c'est un peu différent de, de ce que c'était l'an dernier. Euh, puisque c'est en fin en fin de saison bon tant mieux pour eux puisque c'était le moment où ils avaient la voiture évoluée là maintenant ça va être le premier grand test puisque euh, en fait la question c'est savoir est-ce que euh, vous pensez qu'ils peuvent aussi se mêler à la lutte comme Ferrari l'a fait avec Red Bull à Melbourne ou est-ce que malgré le fait qu'ils soient insatisfaits de la, de la troisième force pour l'instant McLaren en fait peut pas faire mieux c'est en courbe rapide encore rapide il reste très très fort maintenant les les, les et de bulle arriver avec des avec des évolutions euh, de révolution, j'ai failli dire mais c'est peut-être aussi euh Ferrari euh, Ferrari a progressé, ils n'e pas du tout les pneus de la même manière que, que, que l'an dernier. Donc la la concurrence est quand même plus resserrée que l'an dernier à Suzuka où Mercedes cherchait un peu, Ferrari était pas terrible en course. Donc euh, ma ma sera forte mais peut-être que les autres vont plus progresser, Donc je, je sais vraiment difficile à tire, je pense qu'ils sont clairement en lice. Bon, ils sont je pense vraiment clairement au moins la la troisième force maintenant Pour le reste, attention à pas avoir peut-être des espoirs trop grands puisque la, la, la donne est quand même différente euh, mm. même s'il ne semble pas, mais la donne est quand même différente tout, au, tout en haut de la grille. Tant, tant qu'ils auront pas résolu leur problème de traîner aéronomique et de vitesse de pointe je pense qu'en termes de course ça sera un peu le, le facteur limitant pour eux. Donc euh, cet effet DRS qu'on qu constate quand même qui est très très important hein, maintenant mm. aujourd'hui dans le rythme de course puisque ça vous permet effectivement de avoir de bons appuis dans les cours pour, pour en pour soulager vos pneus, pour les gérer sur la distance et quand vous en avez besoin le, le DRS qui s'ouvre pour effectivement bah, gagner en ligne droite euh, bah, tout cette, tout cet appui aéro que vous avez que vous avez transporté sur le reste du circuit tant que McLaren n'aura pas euh, trouvé ce petit déclic euh, important, je pense qu'effectivement en termes de, de, de course, ils seront un peu limités tant qu'il restera des des Ferrari en course hein, et à forcerie encore plus des, des Red Bull parce que je m'attends à retrouver Red Bull à nouveau euh, plutôt devant hein devant au Japon quoi. Ouais, c'est sûr bah, Red Bull justement, je sais pas si vous avez encore quelque chose à dire sur McLaren mais sinon on peut sur Red Bull, on va avoir un peu plus de choses à dire vu l'actu autour. <rire> non, mais McLaren c'est c'est tout, bon. tout bon. Donc c'est vrai qu'alors Red Bull déjà bah effectivement euh, Sergio Perez a tenu le, le, le bateau tout seul du coup pendant la course. Plus ou moins ce les... jour j'imagine que Red Bull aurait aimé qu'il le tienne un peu plus haut mais effectivement euh, premier abandon de Max Verstappen pour les deux ans de son précédent abandon. Donc, ça vient de terminer une série de 43 courses dans les points d'affilée, dont 35 victoires. Euh, il n'a pas atteint la deuxième série de 10 victoires, du coup, qu'il allait atteindre ce week-end s'il gagnait. Euh, il est resté à 9 victoires, entre guillemets seulement, ce qu'avait fait avant lui à Sébastien Vettel, notamment. Et, euh, et finalement, bah, en fait la, le plus étonnant, presque, après son très bon départ c'est que de, de début de saison, c'est que le l'avance au championnat est réduite, en fait, que ce soit pour Red Bull ou Verstappen, il n'y a, a plus de marge. Donc, alors... Évidemment, ils sont ça n'enlève pas leur statut de favori, mais c'est vrai qu'on pouvait s'attendre presque à un peu plus de de d'avance et on voit que le moindre faux pas est quand même un peu plus puni que l'an dernier par une concurrence qui semble finalement être un peu plus proche et un peu plus constante Alex. Bah quand ça fait écho aux critiques qu'on faisait sur enfin qu'on qu peut faire sur le règlement 2022, c'est vrai que dans l'absolu il euh, y a jamais eu une telle domination l'an dernier du d'une équipe euh, en F1 mais paradoxalement les écarts sont, sont vraiment très très serrés et ils sont encore plus sont encore plus cette année. Donc euh, le les règlements financiers techniques mais surtout financiers peut-être produisent euh, produisent leur effet peu à peu et avec aussi des restrictions en a donc ça ça nous amène ça nous amène vraiment de, de, de la concurrence plus serrée. Ça veut pas dire que Red Bull ne peut pas remporter les, les tous les grands prix qui restent encore. Ça, ça veut dire ça veut dire que la marge et qu'il faudrait encore plus fine et qu'il faudrait qu'ils fassent tout à la perfection. Vrai, on a, ils ont tout fait la perfection. Mais mais les marches sont beaucoup plus fines hein, que, que même en 2014-2015 quand il y avait pas ce règlement là de, de de 2022. Donc je pense que ça contrairement aux apparences je pense que la F1 va, va très bien et même sportivement ça reste ça reste serré Vraiment, si on regarde les, les, les, les écarts de temps qu'en 2014-2015 face enfin, à toute 2014 Mercedes bridée bridait son son moteur Voilà, et puis on voit effectivement que c'est aussi plus plus Verstappen que Perez qui, qui fait la différence alors même si les, effectivement l'Australie c'est difficile de juger avec les dégâts que Pérez a eu sur sur Chantiroff, mais bon, effectivement aussi avec les Khalifa hein, il fait pas, pas voilà encore. Donc euh, cette saison 2004 à tout pour être à tout, tout pourrait être très belle sur le papier. Le problème c'est que c'est Verstappen qui froisse le papier. Non, ben voilà, en fait, la, la prédiction de, de Christian Nord et d'Éloude Marco hein, fin 2023 hein, se réalise, c'est-à-dire que comme la, la grille se, se, la grille converge, alors certes Verstappen réussit à, à rester un peu en tête de cette grille, mais Sergio Pérez se retrouve effectivement noyé maintenant hein, parmi les Ferrari, parmi les McLaren, et euh, certains voient même très bien hein, si un duo Ferrari est très très fort, ben, pourquoi pas les jouer le titre constructeur pour Ferrari, euh, si Pérez continue effectivement à finir euh, un peu dans, dans le ventre du peloton. Euh, on voit que en plus que les longs relais de, de, de Ferrari étaient, étaient plutôt meilleurs en, en essai libre, euh, donc de quoi agacer Verstappen, et donc du, quoi, donc, du coup de quoi distancer euh, Sergio Pérez Euh, si la fiabilité chez Ferrari cette année est enfin au niveau, euh, je veux dire qu'effectivement, de, de ce du côté titre, titre constructeur, ce sera quand même plus difficile à, à aller chercher pour pour Red Bull. Donc, euh, là, on voit qu'un qu Sergio Perez qui reste toujours entre 3 et 6 dixièmes de Max Verstappen, euh, c'est un écart qui, aujourd'hui, n'est plus tolérable sur une grille de départ. Alors, toujours pareil, tant qu'on n'aura pas mis Max Verstappen par un autre, par, en face d'un autre très grand pilote, on pourra jamais savoir comment quantifier quel est le, le, le facteur Max Verstappen, qu'est-ce qu'il vaut vraiment, voilà, tout le monde rêverait de voir un Max Verstappen face à face à Lewis Hamilton, ou face à un Lando Norris, même même Carlos Sainz, j'ai envie de dire, parce qu'on sait que Carlos Sainz vaut après par rapport à Charles Leclerc, donc on pourrait imaginer ça, donc est-ce que Sergio Perez est, est vraiment largué, ou est-ce que c'est Max Verstappen qui, au fur et à mesure des, des années, s'est tellement bonifié, a tellement aussi son niveau de jeu qu'il est capable de mettre une pilule à tout le monde sur la grille. Euh, je veux dire, ça euh, malheureusement tant qu'on n'aura pas un autre coéquipier face à face à Verstappen, un coéquipier aguerri, je veux dire, rapide, on n'aura pas la réponse. Donc euh, donc voilà, donc donc le jeu devient difficile effectivement pour Red Bull comme tu l'as dit Alex, les, les marges sont sont resserrées, elles étaient, elles étaient deux fois plus resserrées, on avait dit et par après Bahreïn et, et Jeddah. Euh, est-ce qu'elle aurait été à Melbourne, je pense aussi, euh, même plus que ça puisque que était vraiment dans, dans le match cette fois-ci. Voilà, maintenant chez Red Bull, euh, ben il y a eu une erreur humaine sur un, sur un étrier et train. Donc euh, donc c'est une erreur d'assemblage apparemment. Donc euh, sauf que quelle est l'erreur qui a été co commise Jusque jour d'aujourd'hui, personne personne personne ne, personne ne le sait parce que il y a eu tellement de dégâts, enfin vous avez, vous avez vu des images le, le système a explosé dans deux fois quand il est arrivé au stand, est, tout les cramé. Donc euh, on sait que quelque chose a été mal monté au niveau de l'étrier de frein, Brembo a, a, a clairement et rapidement démenti à être à l'origine de, de ses soucis, parce que certains avaient fait des rapprochements sur les freins de Verstappen qui se bloquaient, et ce qui était arrivé aussi à Charles Leclerc à Bahreïn aussi, où il y avait eu des, des blocages intempestifs, euh, enfin, des déséquilibres de, de freins, donc avec un étrier qui pourrait rester un peu coincé, ce genre de phénomène, donc, donc Brembo a clairement a clairement démenti, et c'est vraiment, a priori, voilà une, une, une erreur de de, de, de l'assemblage. Alors est-ce que est-ce que c'est de ce que c'est euh, -ce -ce nature à déstabiliser l'équipe Non, je pense pas. Euh, par contre, elle perd quand même encore un, un élément important, c'est quand c'est Lee euh... Stevenson qui est un, qui est quand même le chef pécanicien de, de Red Bull et chef pécanicien de Verstappen qui s'en va après une émission de tu de mes s'en va donc euh, du côté de chez Stake F1. Alors vous allez dire pourquoi Stake F1 parce que Stake F1 évidemment Audi. Voilà <rire> ouais, donc Audi commence effectivement à faire, à faire son marché à gauche et à droite sur, sur les grandes personnes donc euh, là c'est un élément de stabilité un élément de, sur lequel euh, l'équipe peut avoir confiance euh, sur lequel se reposer qui, qui s'en va et qui s'en va des euh, des ce grand prix d'Australie donc euh, il sera il sera au Japon euh, chez Stake F1 Team euh, donc voilà c'est encore quelqu'un d'important dans, dans, dans le dans le clan Verstappen dans le Cyril Verstappen qui les euh, Ferrari Red Bull qui s'en va et et Voilà, on, on ne peut que constater que au fur et à mesure, cette équipe est en train de perdre de, de, de grands éléments. Quoi. donc euh... Ça, c'est la renseinte du succès parce que quand vous êtes numéro bon. 5 chez la boule vous pouvez devenir numéro 2 ailleurs et ça. voir après, numéro 1. Je... Voilà, bon, je... je sais pas quel poste il occupera. Effectivement. Quand on est chef mécanicien, on peut toujours essayer de migrer sur un poste d'ingénieur de piste ou ce genre de choses. Il y a un peu l'étape l'étape un petit peu au-dessus. Euh, mais euh, mais voilà, c'est il y, y a les petits signes qui font que bah, voilà chez, chez Red Bull, euh, peut-être qu'il y a aussi des gens comme de vont se et... donner à nous aussi. plus, c'est un effet des budgets plafonnés, parce que forcément, Red Bull doit être au plafond, euh, même si la moitié de leurs techniciens sont consultants. Euh, on sait tous. <rire> mais euh, voilà, donc, et d'autres équipes ont plus de marge. Et Stake doit avoir beaucoup plus de marge. Avec, euh, ah oui, clairement. Voilà. Et, et la cantine, des... la cantine des... est peut-être meilleure là-bas, maintenant. Voilà, et les voitures, <rire> ils sont rembourrés. Enfin, voilà, c'est <rire> quelque ouais. chose ce genre. Mais euh, après, sur la comparaison Verstappen à notre pilote, en fait, je pense qu'on ne jamais, même si Alonso même si Hamilton venait chez Red Bull, ça serait arrivé dans un, envi un environnement différent avec une expérience qui n'est pas celle de Verstappen chez Red Bull qui connaît tout l'environnement, etc. Avec une voiture dont le pilotage est différent au niveau de la sensibilité du train arrière, etc. Donc, euh, en fait, il n'y les... a pas de comparaison dans l'absolu en pas ah, euh, toutes choses par ailleurs ça, ça n'existe pas euh, en, en formula je pense c'est un peu compliqué de savoir ce que serait red bull sur Verstappen aujourd'hui et de la même manière c'est euh, c'est difficile Pe d'imaginer 2025 oui voilà c'est ça <rire> mais euh, parce que c'est vrai que finalement alors, on va en parler dans très très peu de temps mais red bull continue de manoeuvrer euh, de pour, pour son groupe sans vraiment penser à en tout cas sans, sans, sans se dire qu'il y, y a vraiment des priorités à avoir sur le plan de la F1, mais c'est vrai qu'on voit que les membres au fur et à mesure de, de, de, de qui entourent Verstappen sont de moins en moins là, il y a beaucoup de départs, et euh, si euh, Verstappen part, il va vraiment falloir qu'il y ait une révolution en interne pour justement le remplacer, et remplacer euh, et remplacer aussi les gens qui, qui fonctionnaient avec lui, parce qu'en fait on dit que Verstappen... Euh, il n'y a, a rien qui l'inquiète ou qui le dérange, mais au final, au bout d'un moment, à force de perdre des éléments clés et de voir son, son équilibre autour de lui changer, même s'il a toujours son père, même s'il a toujours Vermeulen, même s'il a toujours Jean-Pierre Hollande-Biazé autour de lui, euh, pour la course et tout ça, il y a quand même un moment où il y aura des telles différences qu'il va falloir que lui aussi apprenne à, à composer avec ça. Et on, on l'avait vu avec les périodes de domination d'avant, que ce soit Mercedes, que ce soit Ferrari à l'époque Schumacher, ou que ce soit euh, Red Bull à l'époque euh, Vettel, Il y a toujours un moment où la dynamique de l'équipe évolue quand même. C'est ce qui fait que les, les, les, les cycles se terminent. Et c'est vrai que moi, je suis un peu à me demander si finalement, euh, tout ce qui se passe chez Red Bull, avec les, certains départs, le plafond budgétaire qui oblige à faire des coupes et tout ça, n'est pas en train un peu de précipiter, alors c'est ce que veut la F1 aussi, euh, la fin du cycle de domination de Red Bull. Oui. Et alors bon, euh, encore une fois, on parle de ça après un abandon en deux ans, donc il n'y a pas non plus euh, de quoi crier, <rire> crier au loup. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un, y a quand même déjà quelque chose qui se, qui se trame, quoi venu en à 65 ans même si bien sûr il est loin de, de, de tout faire chez Red Bull. Alors juste peut-être on peut souligner que c'était le niveau des statistiques encore, c'était le, le premier abandon de Max Verstappen depuis l'Australie, non pas 2023 mais 2022 alors que Verstappen était donc sur une série de 43 courses d'affilée dans les points ce qui était ce qui était ce qui est impressionnant mais le record appartient et appartiendra toujours comme on entend mon ca Hamilton qui lui avait fait 49 courses d'affilée dans les points entre Silverstone 2018 et Bahreïn 2020 Donc pour dire que la fiabilité était quand même exceptionnelle chez Red Bull, aussi Verstappen était sur 9 victoires consécutives à une du son propre record personnel qu'il a, qu a, qu a établi l'André. Donc voilà, c'est... En fait, c'était la première fois depuis 2 ans voilà, qu'on voyait Verstappen abandonné, ça nous dit aussi quelque chose hein, de, de, la, de la maestrie absolue qui a été cette équipe euh, euh, en termes de fiabilité. Et forcément, lorsqu'on roule tout seul devant on a moins d'accrochages que, par exemple, en 2021, en Italie, évidemment, sur d'autres circuits. Et après, la question, c'est aussi de savoir, du coup, est-ce que euh, ils sont capables de relancer dès aujourd'hui une dynamique de euh, 8-9 euh, victoires de suite, ou est-ce que ben les autres équipes vont pouvoir, justement, se, se mêler un peu à, à, à eux pour la lutte quoi Là, là, je pense que là de ce côté-là on a vite la réponse à Suzuka parce que ce qui est bien c'est que Suzuka c'est un circuit qui est hyper complet. Ouais. Euh, aéro, vitesse euh, là pour le coup c'est une super manière à Suzuka, vous le savez après pour la suite. Donc euh, je dis pas que Red Bull sera euh, sera menacé directement à Suzuka mais si les écarts sont extrêmement faibles avec Ferrari, et McLaren à Suzuka, ce sera vraiment de très très bon augure pour la suite de la saison. Bon, en tout cas, ça, ça dépend de la révolution. Je suis très curieux est-ce qu'ils met... est-ce qu'ils assument la concurrence Où est-ce qui où est qui avec 15.3, ils sont dans la même situation que Mercedes l'an dernier. on va effectivement si ces pontons vont vraiment être très modifiés ou pas. Il ça aura pas de vérité absolue sur toute une saison non plus. Non c'est clair, mais mais en tout cas si les écarts si écarts sont très resserrés à Suzuka, c'est c'est très bon augure pour la suite de la saison quand même parce que il faut vraiment que Red Bull fasse toujours fasse encore mieux et Verstappen fasse encore mieux pour effectivement réussir à À, à préserver leur victoire à chaque grand prix oui. et, et tant mieux parce que du coup ça nous laisse quand même bas et l'augure de d'autres d'autres vainqueurs de, de, de course et je suis persuadé qu'on ne verra pas Verstappen euh, gagner tous les grands prix de la saison qui reste j'en je suis mêmement faut... je convaincu et pour revenir à, à l'avenir de red bull on peut aussi parler de 2026 et du moteur voilà où ford il y a eu des rumeurs mécontentement de Ford, euh, construire un tout premier moteur, c'est quand même une tâche absolument énorme, et je pense qu'il faut il faut peut-être dire, dire, dire, encore insister, la, la tâche absolument gigantesque et titanesque dans laquelle se retrouve Red Bull, c'est-à-dire devenir un motoriste à part entière, certes avec Red Bull Ford, mais quand même pas périphérique, mais qui n'est pas au cœur euh, du cœur, donc c'est une tâche absolument titanesque, et euh, parle aussi de, de dit voilà, mais est-ce que Red Bull Power Trends, euh, si vous êtes pilote, est-ce que vous faites plus confiance euh, Mercedes ou Ferrari qui sont des, des motoristes bien installés, surtout Mercedes qui est très bien géré le grand tournant moteur de 2014, ou est-ce que vous faites confiance à nouveau à, à rookie hein, finalement à rookie en terme de en terme de moteur euh, bah, ça, ça peut faire partie des questions de Verstappen qui peut se jouer aussi en ce moment Ah, c'est clair voilà en plus bah rentrer sur Audi, Audi a comme une grande maîtrise de l'hybride avec le man donc euh, c'est pas c'est pas forcément un, un projet qui, euh, qui leur fait peur Maintenant, effectivement si Max Verstappen se cherchait encore une euh, dire une excuse <rire> un facteur pour pour effectivement décider de, de partir avant l'heure euh, effectivement le projet Red Bull Ford euh, pour, le, pour le moteur s'il est euh, s'il en retard ou se passe mal euh, effectivement ça peut jouer dans sa, dans, sa, dans sa décision rappelons quand même que c'était Red Bull l'an dernier euh qui commence à crier au loup sur la réglementation de le sur le fait qu'effectivement les pilotes sont obligés de rétrograder en ligne droite pour recharger leur batterie. Euh, ça veut donc dire qu'ils ont peut-être constaté eux des choses sur leurs premiers tests qui se passaient pas forcément très bien. Donc euh... d'ailleurs ça ce point précis c'est des choses que les autres n'ont pas soulevé le fait de devoir non. rétrograder en ligne droite et tout ah. donc euh, c'est je, je pense que euh, les, les premiers retours sont pas très encourageants et en même temps c'est ce qu'on a toujours dit c'est Ford qui n'a pas une expérience énorme de l'hybride euh, en compétition puisqu'ils sont en rallye pour l'instant mais c'est pas eux qui fournissent les hybrides et euh, qui euh, revient sur la F1 qui est quand même un projet d'une ampleur différente et Red Bull qui développe son premier moteur donc il euh, n'y a pas de il a pas de, de, de grand cadre pour, pour vraiment industriel derrière qui soit rassurant en, à, à, à, en termes de sport automobile pour dire bah au pire même si le début est un peu difficile ça va euh, rapidement se, se corriger et euh, je pense que dans tous les cas moi, on m'a beaucoup euh, répondu que non Verstappen ne partirait pas de chez Red Bull parce que il avait un titre 2025 assuré Déjà, non. Et en plus, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point Verstappen peut rapidement, en voyant ce qui se passe en interne, être inquiet pour la suite de, des événements et notamment 2026. Et, et puis, il y a un autre point, mais là, j'ai pas forcément la réponse, mais je soulève la, la question, c'est que le, le budget moteur est plafonné aussi, euh, comme le budget des, des, des équipes. Euh, à savoir, euh, c'est 80' 130 ces 95% c'est 95 millions aujourd'hui, et c'est 130 millions de dollars à partir de l'inventisme, mais on sait qu'il y avait eu un, un CAPEX, un, un plafond des, des investissements euh, pour euh, tout ce qui concerne pas le budget fonctionnement, hein. donc il y a aussi potentiellement un budget euh, plafonné sur les sur les investissements dans la partie moteur or Red Bull à partir de zéro pour construire sa, sa nouvelle usine, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas de, de Mercedes-Ferrari ou de Audi donc il y a aussi, aussi la, la question des limitations en termes d'investissement que Red Bull est capable d'apporter sur ces infrastructures moteurs qui sont pas non plus, à euh, mon avis, euh, à négliger parce que en partant de zéro, à la limite, on peut, peut s'améliorer, et quand vous êtes en plus sous plafond, là, c'est quand même plus contre. Et je trouve que ce moteur est raté sur la première année, c'est-à-dire qu'il faut, il faut réinvestir oui. de l'argent, et là, vous êtes limité. Vous n'êtes plus, à l'époque, effectivement, des motoristes qui avaient liberté de dépenser jusqu'à 300, 400, voire 500 millions d'euros par an pour développer leur moteur, et si c'était raté, ce n'était pas grave, on, on, on en construisait un complètement neuf l'année suivante. Hein je pense Manu, Manu et toi vous vous souvenez très bien des époques où on parlait effectivement des euh, des, des v8 ou même, mmh. même des v6 turbo et on avait des on, on parlait tous les ans quasiment d'un nouveau moteur alors que maintenant c'est terminé ce'est plus ah, des évolutions et c'est gelé quoi doncrenault euh... les premières années du, du v6 turbo c'est ce qu'ils ont fait ça marchait pas ils amenaient toujours des moteurs totalement différents et là on voit que bon c'est c'est encore eux mais ils traînent les problèmes du v6 de 2022 jusqu'à la fin de la réglementation quoi donc ça va pour dire qu'effectivement max verstappen red bull effectivement c'est pas fini puisque bon c'est pour ceux qui ont suivi l'actualité effectivement en euh, euh, or semble même plus renforcé que que jamais chez, chez, chez red bull jamais pas chez red bull ra mais chez red bull puisque oui. euh, les thaïlandais ont vraiment pour pour objectif val voilà, de, de de supprimer le siège social qui est en autriche de déplacer à dubaï Euh, voilà, donc c'est vraiment pour sortir euh, dire' concrètement euh, Red Bull Game Beach donc qui s'appellerait du coup autrement puisque game Beach c'est lié à l'allemagne à l'Autriche Le groupe Red Bull donc, du coup sortirait carrément de l'Autriche voilà, pour aller s'installer à Dubaï euh, et repris euh, totalement du coup en, en sous contrôle par les thaïlandais. Et pour cela, ils font confiance à Christian Honneur, qui lui prendra du galon au, au sein du groupe. Donc, exit toute la partie autrichienne euh, qui a été mise en place suite au décès de Dietrich Matejitz, la, la gestion à trois têtes, euh, sportif, finance euh, et vente. Donc, et ça serait, a euh, priori, Christian Honneur qui pourrait s'en occuper. Donc, il, il sortirait, entre guillemets, je de... suis même pas sûr qu'il sortirait du rôle directeur d'équipe, mais... Euh, Enfin, à terme, je vois pas comment ils pourraient gérer à la fois le groupe Red Bull et, et l'équipe Red Bull Racing. Bon. Peut-être que c'est une manière pour les Thaïlandais de, de sauver la face, euh, enfin, de sauver Christian Honor, en tout cas, et de de, de, promouvoir, de promouvoir ailleurs. Par contre, euh, voilà est-ce est que, est que du coup, si Christian Honor, qui passerait du coup en directeur groupe, ça pourrait contenter euh, euh, le clan Verstappen de ne plus avoir affaire en direct à Christian Honor Je... je ne sais pas si c'est effectivement la solution qui est en train d'être négociée ou pas parce que bon, le docteur Marco a encore dit cette, cette semaine que c'était compliqué qu'il y avait des discussions qui étaient encore en cours euh, voilà, il n'a pas nié effectivement toute cette toutes ces rumeurs autour du déplacement de, du groupe euh, à Dubaï, mais clair que si ça arrive euh, il, il s'en ira et s'il s'en va, il est clair que Marc Verstappen peut, s'il en vit euh, faire jouer cette clause que Marco a introduit dans le contrat de Verstappen sans que Christian Horner soit au courant parce que rappelons qu'actuellement Helmut Marko est le supérieur hiérarchique de Christian Horner donc, il, avait, il, avait, il avait tout loisir d'introduire cette clause là, même à la, à la méconnaissance totale de, de Horner et, et, et donc voilà c'est un petit peu qui met les Thaïlandais je pense dans l'embarras parce que je pense pas que ce soit vraiment dans leur, dans leur but de perdre Verstappen, par contre faire venir un Thaïlandais comme Alexander Albon euh, dans, dans, dans l'équipe histoire de faire gagner un projet euh, Thaïlandais et plus autrichien en, en formule 1, je pense que c'est je pense que c'est quelque chose qui est effectivement fortement envisagé. Horner lui n'a pas le n'a pas le choix, il va, il va forcément dire oui puisque si, si on lui sauve on, si on lui sauve sa peau de cette manière-là, il va pas dire non Thaïlandais, il va pas il va pas s'opposer coup de coucou parce que à bon à ce qu'elle qu bonne arrive. Euh, il y a aussi des pour parler avec Fernando Alonso hein, clairement, qui sont qui ont été entamés. Euh, voilà parce que est-ce que c'est une solution C'est pas une solution à côté de Max Verstappen, soyons clairs. Je, je pense que Fernando Alonso s'il vient dans l'équipe, c'est pour remplacer Max Verstappen et à ce moment-là, il y aurait peut-être un duo avec avec Alexander Albon. Euh, c'est extrêmement compliqué. Enfin bref, c'est là c'est ça devient extrêmement politique et en fait, est tout peut basculer dans n'importe quel sens dans les dans dans les jours, les semaines. Où... J'espère pas les mois parce que ça veut dire que ça nous ferait traîner le marché des transferts pendant encore énormément de temps avec beaucoup de beaucoup de spéculation, beaucoup de rumeurs euh, beaucoup de choses un peu un, un peu un peu tordues effectivement en coulisses, parce qu'on sait quand même que l'employé le, de Red Bull quand même qui a quand même sa, sa carrière et sa vision en jeu derrière, il faut pas oublier, il y, une, il y a une femme derrière qui a, qui qui insouff que peut pas en parler parce que elle a une clause de confidentialité comme ordre d'ailleurs on ne pas le droit d'évoquer spécifiquement l'affaire dans les médias mais ben, un, un proche de sa femme, de approche de Voilà, de la famille de cet employé qui s'est exprimé à la BBC aujourd'hui, qui a donné quand même pas mal de détails. Je vous invite à lire l'article qui, qui est assez complet sur le fait qu'effectivement les messages WhatsApp que vous avez certainement tous vu circuler sur, sur X anciennement Twitter sont véridiques. Donc, euh, donc voilà, pour ceux qui avaient encore des doutes sur l'authentification des messages, maintenant il n'y en a plus. Euh, et, et voilà, donc cette, cette personne elle en, en souffle parce qu'elle a perdu son emploi. Certes, elle est, elle est, elle est payée en, encore par, par Red Bull, Elle est, elle est entre guillemets suspendue, mais elle ne pourra pas jamais retrouver d'emploi ailleurs, en tout cas pas en Formule 1, alors que c'est ce qu'elle a fait toute sa vie, c'est ce, ce qui explique ce proche. Donc euh, voilà, il faut espérer que cette situation-là se, se résolve vite pour pour elle, euh, dans le sens où peut-être qu'elle pourrait ré effectivement réintégrer l'équipe si euh, Horner en était sorti, des pour lui, la tête haute en migrant dans le groupe Red Bull, et puis en restant chez Red Bull Racing. Euh, voilà parce qu'on peut pas je, là dans la... en tout cas le seul scénario que j'exclus moi pour l'instant c'est que Horner soit purement et simplement licencié pour cette affaire parce qu'il a tellement de soutien de la part des Thaïlandais il s'en sortira d'une manière ou d'une autre euh, malheureux... heureusement ouais. malheureusement après je sais pas je veux pas me mettre à la base de quiconque parce que chacun son opinion sur le sujet, il s'en sortira la, la, la tête haute avec euh, au, au, au, au pire en, de... en devant quitter l'équipe au mieux euh, en étant euh, directeur du groupe Red Bull Et de là tout possible hein, tout oui. est possible y compris le statu quo. Alors le ah, statu quo semble compliqué quand même parce que quand vous avez un un parcours qui continue à dire que il y a des discussions en cours que c'est compliqué tout ça, on sent quand même que on va quand faire trancher au bout d'un moment quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je pense que le statu quo c'est peut-être un peu trop loin pour ça en tout cas. Pour moi ça passera soit par une enfin que Honor soit écarté dans tous les cas, c'est-à-dire bon comme tu dis les sentiments moi je crois pas parce que il a d'être d'être tout puissant actuellement soit que effectivement il est un poste plus haut et qui s'éloigne de la F1 mais euh, mais quand on voit les rumeurs qui et puis surtout quand on voit le, le la manière dont on parle Toto Wolff aussi de, de du fait qu'il fait maintenant de Verstappen une priorité et qu'il y a bien des discussions avec le clan Verstappen etc., plus les rumeurs sur New Way aussi qui serait sur le départ et tout donc euh, on voit il y a quand même beaucoup de choses qui ont été euh, qui ont été abordées et beaucoup de choses qui sont en, en cours en fait tout simplement et euh, après c'est vrai que on a, on a tous du mal à imaginer Verstappen partir mais pour l'instant c'est quand même une des choses les plus plausibles qui soit aussi dans ce dossier parce que finalement c'est pareil lui ça fait quand même pas loin d'une décennie qu'il est en, en F1 et dans le clan Red Bull c'est plus de 10 ans donc forcément euh, il a peut-être aussi envie de changer d'air et peut-être aussi envie de voir autre chose je pense que Mercedes maintenant qu'elle est délestée du stade du salaire de Hamilton va pouvoir lui faire une proposition financière qui va être assez sympathique Et puis euh, derrière on, enfin en fait c'est comme on, comme on disait il y, a, il y a deux mois pour Hamilton tout le monde disait oh, c'est improbable ça n'arrivera pas et puis le, le transfert ah, arrive oui. donc euh, ça peut en en enfin le l'inverse devient devient souvent vrai. Ouais et surtout récemment on en parlait avec Franck il y a pas longtemps mais les toutes les rumeurs du paddock aujourd'hui il y a très peu de fumée sans feu c'est dès qu'il y a une grosse rumeur elle est elle a au moins une base solide et derrière elle se vérifie quand même assez souvent donc euh, En tout cas, le fait qu'il soit sur le départ possible, ça c'est... Il euh, n'y a pas doute là-dessus. Après, euh, Camille de qui demande, il n'y a pas une rumeur sur Vaché qui se fait courtiser par Merco pour attirer Verstappen Je bah, sais. De toute façon, euh, Newe et Vaché sont, for sont forcément deux proies maintenant. Euh, ouais. Vu la situation de Red Bull, ça, ce sont deux proies. Euh, bueno, Newe serait et courtisé par Ferrari, comme Vaché d'ailleurs, et par Aston Martin. voilà Il y a aussi, une, y a aussi une, une grosse rumeur comme quoi Aston Martin aurait fait une une grosse proposition effectivement à Adrian Newey. Euh, évidemment, alors on, on, on, on se disait au début pourquoi Newey va quitter Red Bull euh alors qu'ils sont très bien. Alors, je pense qu'on a, a notre premier élément de réponse sur le fait qu'il y a un projet qu'on vous explique, il projet de déménager le, le siège social du groupe qui est en Autriche, le déplacer à Dubaï et que ce, ce siège social soit contrôlé par les Thaïlandais. Ça change aussi énormément de choses pour ces gens-là on n'est plus effectivement lié à une entreprise européenne avec un mode de une gestion une gestion à l'europée vous passez euh, effectivement sur une gestion euh, simplement différente euh, je pense pas que ce soit que le problème de, de ce café ou n'a pas fait Christian en heure qui, qui, qui, qui fera partir à new Way et vaché je pense vraiment que c'est plutôt une vision globale de, de, de l'évolution du groupe qui fait que qu'effectivement nuit vaché n' peut-être pas envie non plus de soutenir euh, ce qui se passe à ce niveau là et, euh, et s'ils peuvent partir, ils, ils le feront, euh, s'ils ont envie, évidemment, voilà, mais euh, ce qu'on n'a pas, le problème c'est qu'on n'a jamais les, chez Red Bull, j'ai euh, enfin, d'autres équipes aussi, on n'a jamais la durée des contrats de Niue, Vache et compagnie, donc euh, c'est extrêmement difficile de dire à, à quel point ils sont libres de partir, et s'ils partent aussi, euh, quel, quel serait leur préavis, parce que j'imagine que si Niue s'en va à la concurrence, le préavis doit être monstrueux, ça va être ouais. au, minimum, au minimum une année, quoi. Donc, <rire> Ouais, pense... ah, trouve ça très curieux que une grande entreprise comme Red Bull prenne autant de risques d'image pour un salope. Parce qu'aujourd'hui, on a eu une interview d'un proche anonyme, mais demain, est-ce que ça ne pourrait pas être un témoignage euh, voilà, de la femme en question euh, qui on pense euh, même avec euh, flouté ou la voix un peu modifiée Est-ce que ça sera pas voilà, c'est crisan, nous on sait très bien que euh, les affaires de ce genre sont, sont rarement épurées et la vérité finit toujours par éclater est-ce que Red Bull veut prendre ce risque d'image simplement pour une seule personne pour les questions de lutte du pouvoir aussi je pense que Horner semble intouchable mais dans ce genre d'affaires, ceux qui semblent intouchables sont très très vite tombés dans le l'installe dès qu'il y a eu un scandale médiatique parce que pour l'instant le scandale médiatique reste il n'est pas global même s'il commence à sortir de la réforme, mais il peut devenir plus global que ça et déclencher peut-être sais pas hein, des, des, des témoignages les témoignages en série donc c'est vraiment un énorme risque je pense que prend Red Bull et euh, qui concerne bien au-delà de, de, de la situation de leur mère, mais, euh, mais aussi, euh, même la, la parole des femmes en F1 dans le sport euh, en général, euh, je, je pense qu'il prend des risques inconsidérés et qu'il ferait mieux d'arrêter tout tout de suite. Hein, si mais évidemment, il y a d'autres enjeux et il y a qui nous dépassent. Qui nous dépassent, mais pour moi, Il manque totalement de, de rationalité je suis bienve je suis totalement d'accord mar 100% avec tes propos alex pour moi c'est euh, ce qui se passe sur les blue c'est que là on a beaucoup parlé des faits. moi si je dois donner un avis c'est euh, le arbre on, on sait de qui ça vient hein. ça vient vraiment du de l'actionnaire majoritaire qui lui a un rapport très proche de Horner et tout ça mais là c'est de la folie euh, ce qui se passe parce qu'ils sont prêts à faire tomber la moitié de, de, de la moitié de l'organigramme dont Verstappen et Newey qui sont quand même les deux les deux cadres de, de ce succès pour sauver Horner et, euh, et effectivement le, le, le gros souci que ça renvoie c'est aussi l'image de l'équipe parce que derrière euh, ça, ça renvoie une image quand même compliquée de, de, de, de, de si les femmes témoignent de quelque chose qui se passe dans l'équipe euh, ben euh, la personne qui est euh, accusée, alors moi bon, elle a été blanchie par une enquête mais on n'a aucune transparence sur cette enquête qui euh, ils assurent que euh, c'est pas euh, que comment dire que euh, qu'il y a pas eu de problème de, de mauvaises choses et tout mais à aucun moment ils ont vraiment dit que les euh, les captures d'écran WhatsApp étaient euh, étaient fausses donc en fait au final il euh, n'y a jamais eu de démenti là-dessus de la part de Horner et euh, tout est très flou tout ça pour que la personne qui elle se plaignait se retrouve suspendue pendant que lui est en train de devenir le tout puissant et euh, mmh. c'est vrai que le, le gros souci aussi c'est le, le souci évidemment de de, de comment dire de danger en interne pour les femmes euh, puisque euh, bah, ça va donner aussi plus de mal aux femmes de, à témoigner et plus de facilité aux hommes euh, potentiellement violents ou euh, toxiques d'agir en toute impunité et euh, c'est enfin il n' a, a rien qui va dans cette, dans cette façon de faire pour moi selon selon moi chez Red Bull euh, et, euh, et c'est pas dans tous les cas ils' en sortiront pas grandi et je pense que euh, sauf à vraiment faire un gros demi-tour euh, dans les prochains prochains jours ou prochaine semaine, ils vont euh, ils vont être ouais, euh, devant de gros problèmes juste pour euh, pour Horner ce, ce qui change beaucoup c'est que ce que Red Bull c'est pas n'est pas coté en bourse. Donc, euh, le, oui. je pense que s'ils étaient cotés en bourse euh, euh, il y aurait déjà eu des pressions de la part des, des actionnaires donc euh, voilà, c'est c'est euh, <rire> Charles Yovidia pardon, si j'ai coché un nom qui qui détient 50% du capital, et c'est presque une entreprise familiale en fait, du point de vue de, de l'accionariat, donc euh, donc finalement ils font ils sont moins sous pression que si c'était une entreprise cotée. C'est une reprise de pouvoir en fait, il est, il est actionnaire majoritaire, il a à 51%, sauf qu'avant il avait un droit de veto de la part de Matejitz, ce droit de veto à, à, à puis, disparu oui. pour Matejitz, à la mort de Matejitz, donc, Voilà, bah, il cherche à reprendre effectivement bah, ce qui ce qu'il estimement alors ce qu'on se conduit qu dans les médias thaïlandais c'est ce que c'est là bas on estime que red bull est thaïlandais ça a été volé euh, à la Thaïlande par les européens enfin c'est presque c'est une affaire nationale enfin moi j'étais c'étais un petit peu regardé un peu les, les médias thaïlandais bon, les traduc traducteur tradu automatique évidemment c'est pas loin d'une affaire d'état là bas et, euh, et là c'est vrai qu'on parle des conséquences sur red bull et la formule 1 imaginer un siège social qui déménage effectivement de, de l'Autriche à Dubaï, je pense qu'il y a aussi beaucoup de répercussions sur les autres sports, beaucoup d'athlètes qui sont sou aussi soutenus par Red Bull, et euh, c'est pour ça qu'il va falloir faire attention à, à tout ça, mais il est extrêmement clair que, comme, comme tu dis, l'actionnaire thaïlandais il, il cherche à soustraire euh, Red Bull aux Autrichiens, en, en priorité, c'est son, son, son projet, ramener entre guillemets cette fierté nationale, Euh, en Thaïlande, là peut-être pas en Thaïlande même parce qu'il peut pas parce que ce serait trop compliqué mais à Dubaï qui est une plateforme effectivement euh, internationale pour le, pour le commerce euh, plus proche de plus proche de lui et plus indépendante euh, bah, de, de l'Europe. Donc euh, et c'est surtout ça qui se joue, je l'équipe de Formule 1 à côté c'est presque c'est c'est peanuts pour eux quoi. temps temps bah le, le groupe Red Bull pèse et pèse des, des, des dizaines et des dizaines de milliards de, de, de dollars donc euh, voilà faut pas oublier que Red Bull a sa renommée par rapport à beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport Pas que la formule. C'est certain. Mais c'est vrai que, bon, c'est... Euh... En tout cas, à l'échelle de la F1, du coup, c'est sur une équipe qui est en train de, de dominer, forcément, ça a des impa un impact assez euh, assez fou. Euh, mais si -ce on a fait le tour de Red Bull, je pense que oui. Je pense pas on qu n'a les... jamais fait le tour. Ouais. Bon. <rire> enfin, on a fait le tour jusqu'à la semaine prochaine, parce qu'à il y aura d'autres choses. Ce week-end, il <rire> y, y a un Grand Prix, il y aura des déclarations dans tous les sens, donc on aura forcément des... Euh... Des nouvelles choses à, à redire dessus. Euh, quatrième équipe de ce Grand Prix d'Australie, c'est Aston Martin. Avec une très belle sixième place de, l de Lance Stroll, qui n'était pas sa place à l'arrivée. Et une, euh, Alonso qui termine huitième après avoir été euh, après avoir écopé d'une pénalité pour avoir provoqué euh, l'accident de George Russell en fin de course. Euh, au championnat, l'équipe pointe 5 cinquième. Donc euh, bon la question... Déjà, pense qu'on peut Est-ce qu'on entame par les côtés performance ou est-ce qu'on va directement dans le jus du sujet avec ce cet accident et cette pénalité euh, infligée à Fernando Alonso Non, plus per rapide parce qu'il y a pas énormément à dire c'est qu'ils sont leurs places là voilà, pour l'instant donc oui. c'est avec Mercedes c'est entre 4e ou 5e ça voilà, dépend ça dépend des grands prix. Euh, moi je veux juste quand même souligner un très bon weekend de la part de Alonso qui a comme était jour était très très proche de faire Fernando Alonso sur ce week end là euh, dans dans le 10e vo voire moins. Donc euh, ouais. voilà, deux pilotes euh, très, très très bien placés, euh, euh, enfin très bien ensemble, on va dire, sur voilà, en termes de performance, donc euh, voilà, de ce côté-là, on peut dire que du coup ça a été plutôt maximisé des nations de Martin, après effectivement, bah, voilà, la polémique, euh, <rire> je te laisse enchaîner là-dessus, en tout cas... <rire> Bah non, la polémique c'est ouais c'est vrai que bon donc pour ceux qui n'ont pas vu ou qui se rappelle plus ou qui n'ont pas euh, compris enfin qui ont pas lu la suite des, de ce que les commissaires ont fait on dit euh, Fernando Alonso a coupé d'une pénalité pour avoir trop ralenti dans un virage devant euh, George Russell ce qui a provoqué un freinage un peu catastrophique ou en tout cas à déventer de george Russell dans, par la suite dans le virage george Russell avait tapé le mur certains euh, milieu de la piste bon bref il est sorti de piste et de là euh, il y a eu une enquête ouverte pour un freinage intempestif d'Alonso qui, il est vrai, est passé 40 km moins vite dans le virage qu'au tour précédent. Euh... La question est de savoir, est-ce que c'était un break test, alors qu'il avait quand même 6 ou 7 dixièmes d'avance au moment où il, le f... il passe moins vite, ou est-ce que c'est juste une manœuvre un peu intelligente pour perturber un peu son L adversaire qui est derrière lui et ressortir plus vite pour éviter de se faire prendre au DRS suivant, puisqu'il y a deux zones de DRS en fait dans, le... dans les deux kilomètres qui suivent. Euh... La FIA a tranché et euh, la FIA a tranché, a pénalisé Alonso de 20 places, soit l'équivalent de 20 secondes par soit l'équivalent d'un drive, 20 place, c'est pas possible. Derrière, <rire> qu <rire> qui repoussé euh, de la 6e à la 8e place. Et du coup, euh, il a pu il a, il a, euh, ils ont même pas fait appel, ils ont ils ont validé la décision, mais euh, voilà, ça fait polémique, je sais pas euh, ce que vous en pensez vous, Alex ah, notamment. Oh, oh, on peut commencer par une note d'humour puisque dans sa décision, la FIA a dit qu'elle n'avait pas jugé les conséquences de de la manœuvre. Alors fait... alors que alors que vu, vu la gueule de l'accident de Russell, on se doute tous quand même qu'ils ont pu jugé le fait qu'une voiture qui ah, se retrouvait quasiment autonome quand vous soulignez souvenez quelque jour disons je ne vais c'est <rire> justement le doigt sur le fait qu'en conclusion évidemment, je pense que si Russell avait bien pris le virage, il ne se serait rien passé pour, pour pour pour Alonso. Donc moi je pense que c'est très très sévère euh, que voilà, ça ça peut pas Ça, ça restait dans les limites euh, pour moi de ce qui était autorisé et que voilà tout simplement si Russell moi je, je fais le raisonnement inverse si Russell avait eu le virage euh, il n'y aurait pas eu pédalité euh, voilà très clairement pour moi c'est ça ça montre encore une fois l'inconstance de l'FIA de, de juger de, de en, en l'occurrence de, de juger ce genre d'incident même si je comprends tout à fait que Russell est et, euh, et des, des raisons de se sentir très lésées, mais pour moi, avec le recul, franchement, c'est plutôt, je dirais que c'est le, le fait qu'il y a eu un accident, les premières images étaient si fortes quand on a vu la, la voie ouais. d'autorisation, même si finalement l'impact n'était pas si fort, à mon avis, ça a un petit peu désorienté le jugement du commissaire C'est vrai que la, la question qui se pose, c'est est-ce que, parce que tout le monde dit, s'il y avait pas eu l'accident, il aurait pas été pénalisé. Et moi, je pense que même si l'accident, ça avait juste été Russell qui va taper le mur et rien de plus, je suis même pas sûr qu'il aurait été pénalisé. Et je pense que la FIA aurait pas du tout agi pareil. Je ne sais pas si Franck, toi, pénalité pour ou contre ah, J'avoue <rire> que c'est compli compliqué. Euh, J'étais assez tranché sur le fait au début que c'était assez mérité dans le sens où, certes c'est un peu une technique de vieux briscard mais euh, c est, c est, comme dit l'a dit la FIA et comme tu le dis aussi les, do les données l'ont confirmé c'est quand même assez euh, assez net et violent et surtout bien en amont du virage ça peut euh, fortement surprendre derrière euh, maintenant est-ce qu'effectivement une... une pilote de F1 n'a pas le droit de déstabiliser ses adversaires du coup voilà pourquoi pas Euh, c'était inattendu je pense de la part de Russell qui complètement fait surprendre du coup par rapport à cette manœuvre là. Euh, moi je, je suis un peu tranché sur, sur, sur les deux Au début je, je t'aurais dit que c'était mérité. Après je me dis bon bah écoutez est-ce que la fin justifie les moyens La question reste reste reste posée en F1 c'est' enfin, je trouve ça extrêmement compliqué en fait à, à tranger j'aurais été commissaire à bon je sais pas je sais pas ce que j'aurais tranché sur le, sur le moment, en tout cas aussi rapidement parce que faut quand c'est quand même je pense un dossier un peu compliqué euh, est-ce que l'image de la de la voiture de Russell euh, sur, sur le flanc a joué dans le dans, dans l'inconscient des, des commissaires sur la sur la pénalité à donner peut-être je, je sais pas après ça qu'on a vu quand même vite revu les images a vu que c'était france juste la conséquence d'une roue qui passait sous le, sous le plancher qui n'avait strictement rien de, de dramatique effectivement dans, dans cette position de la voiture à, à, mon, à, à part le fait qu'elle était effectivement au milieu de la piste quand même, ça ça on en parlera au moment où on abordera Mercedes et et, et la radio de Russell euh, honnêtement j'ai beaucoup de, de, de mal à trancher pour pour pour, pour l'un ou pour l'autre euh, on peut considérer que c'est quand même assez dangereux de la part d'Alanzo de faire un, ça à un endroit où c'est vraiment pas attendu, après on peut trouver ça extrêmement intelligent <rire> moi je, je suis neutre en fait je j'aurais plutôt tendance à me dire qu'il aurait même comme toi, il aurait pas eu d'accident ou, ou un légère accident pour Russell, ça même pas été étudié euh, et même Russell lui-même dans ses déclarations d'après-course était pas non à parler effectivement d'un freinage un peu en anticipé de la part de Balonzo, mais sans non plus crier au scandale devant les, les caméras de télévision en disant oh, mais c'est inadmissible il a fait n'importe quoi il a voulu me sortir enfin, il n'était pas du tout là, il n'était pas du tout dans ce genre de, de, de mood de, de déclaration il n'était plus dans le sens il a, il a fait quelque chose devant moi mais pas dans le sens c'est totalement aberrant il faut punir ça quoi Donc euh, bon, bon voilà, j'hésite entre technique de vieux briscard et puis euh après ah, le, le... j'aurais mis un, un un bon carton jaune pour ça, je pense. Plutôt plutôt qu'une plutôt que la réalité. Un gros un carton jaune de sport, sport euh... Franck. Ouais. <rire> je... <rire> ouais. Moi j Alors... je l'aurais exclu 2 minutes de la, de non, la, ouais. la <rire> glace. Il y a des exercices <rire> qui, qui sont donnés qui sont c'est la tremonde. Après un peu Ouais, ouais, ils veulent donner des suspensions euh, pour une course euh, avec préavis. Donc en gros, ben c'est même plus je crois même que ça aurait été plus fort qu'une pénalité de 20 secondes. C'est que si on avait vraiment voulu sanctionner comme comme le, comme ça a été si bien décrit par les commissaires une manœuvre extrêmement dangereuse avec des données euh, comme ça Pourquoi vous voulez pas mis une suspension pour une course avec un préavis sur trois courses ou quatre courses le, le problème, c'est que les, les commissaires ont décrit ça comme une manœuvre extrêmement dangereuse, mais potentiellement dangereuse. Donc, au final, ouais. c'est extrêmement potentiel. C'est ça. Euh, c'est vrai que le, le, le souci, c'est que... Euh... Après, bon le, le problème, c'est qu'un sursis de, de suspension, je crois que les 12 points sont si là pour pas qu'on arrive à ce genre de, de décision. Mais c'est vrai que... bon c'est Moi, j'ai été un peu étonné au début. Je trouvais la manœuvre un peu limite. Je trouve toujours que la décélération est forte oui. mais il est à 7 dixièmes devant et au final c'est vrai que il réaccélère avant que Russell soit sur lui donc après il le dévante clairement. Mais bon, si on commence à juger le fait qu'un pilote en devant un autre, enfin vraiment je trouve qu'il y a il y a des décisions un peu euh, qui, qui peuvent va... faire euh, qui peuvent faire un précédent quoi. C'était Russell de réagir aussi sur une, une, une, une F1 qui a un problème technique devant vous qui ralentit le univers. Mmh. Soudain, il faut savoir réagir aussi. Donc je veux dire euh, pourquoi Russell n'a pas bien réagi à ce moment-là aussi Alonzo aurait très bien pu avoir un problème technique à cet endroit là et, et il aurait dû réagir aussi donc euh, c'est ça... aussi ça qui fait que je suis plus néoncée sur le fait qu'il fallait pénaliser Alonzo maintenant en tout cas, avec le recul c'est bien d'avoir une semaine de... <rire> ah, finalement de... maintenant on fera grand prix de la semaine d'après non, <rire> non mais c'est vrai que oui on a, on a un peu plus d'éléments, un peu plus de discussion bon, enfin de déclaration des, des principaux concernés à saint Martin a quand même fait un a quand même fait un communiqué pour dire que euh, enfin il allait pas non plus se lancer trop violemment sur Alonso parce que euh, c'était pas son genre d'avoir voulu blesser quelqu'un et que jamais il aurait porté atteinte à... donc il y a quand même quand même eu un sacré règlement à cette affaire dans le, dans le paddock même si au final euh, on a vu des trucs enfin en, en, en fait il y a eu des situations qui ne sont qui n'ont même pas été mises sous enquête où je suis sûr qu'on aurait mis les données on aurait trouvé exactement la même chose en fait de pas le passé, donc euh et je parle même pas je remontes même pas jusqu'à 2021 avec avec Jedha et ils ont des choses où là c'était vraiment n'importe quoi mais euh, mais je pense que dans les euh, dans certaines batailles qu'on a vu euh, typiquement le Leclerc Verstappen en 2022 à Bouda, à, à Jeddah je pense qu'il y a eu des trucs comme ça qui ont été faits et euh, ça montre bien que la FIA juge uniquement les con les conséquences donc euh, c'est c'est vrai que comme tu dis Alex le problème c'est que là maintenant ils disent clairement que c'est pas le cas alors que il y avait pas enfin limite il aurait pas dit bon de toute façon on n'aurait pas pu se penser qu'il est jugé quoi Mais bon, après, Alonso m'a semblé un petit peu moins... Alors, je sais pas si parce que ce sera faire mon week mais Alonso m'a semblé un petit peu moins euh, là, ce week-end. Euh, un petit peu moins solide, je ne sais pas si... Chez Red Bull, si... il est là. <rire> <rire> ah bah, soyons clairs. Soyons clairs bah, lui, lui, lui, façon, lui, oui. lui, il est ou, ou chez Red Bull, chez Mercedes. Donc, euh, parce qu'on peut aussi, aussi rebondir là-dessus. C'est que lui, clairement, euh, certes, Aston Martin aura la priorité de sa décision, <rire> ça sera la priorité de son départ s'il réussit à décrocher une dans une semaine. <rire> <du rire> Bah, il a 42 ans, il a il a plus, euh, il n'a plus 14 chances de titre mondial devant lui. Ah oui. Il peut être Red Bull ou chez Maximoire. Il va chez Audi monter un projet. Comme <rire> <rire> ça, il sait que quand il sera champion, il aura peut-être 47-48 ans. Non, non, mais le truc, c'est que euh, en fait, on ne se rend pas trop compte de, de l'impact de la décision de Verstappen, mais s'il y a un Alonso qui se retrouve chez Red Bull l'an prochain dans, dans l'évolution de la RB20, ce sera de facto un candidat au titre. Donc, euh, Un profit ça profite comme lui, il ouais. a profité comme une voiture comme ça, euh, il sera candidat à la victoire forcément et probablement candidat au titre. Et on sait que Alonso et Red ont déjà flirté plusieurs fois par le passé Pas depuis euh, depuis l'arrivée de Red Bull en F1 en fait tous les ans, c'est pas ça. ça. Non, mais on sait que c'est euh, assez prometteur euh, comme enfin euh, je pense je pense que je pense que lui de toute façon c'est clair que c'est un mercenaire, on le sait il est les de ces enfin temps en sont en fait à compter, donc c'est une une opportunité de la saisir. pour ça que le oh, Marc c'est trop sévère, c'est un pilote qui veut gagner. Non quand j'ai dit Mercenar oui, c'est un peu violent mais non, il non il mais pour l'argent. il il là pour l'argent ouais. enfin, mais disons veut surtout gagner. Oui, oui ouais. non c'est sûr, c'est sûr. Après euh, je pense qu'il le fait pour sa situation globale en fait, c'est juste que il aura pas de remords à, à partir euh, si même oui. si euh, même si ça fait deux ans qu'il nous promet que Aston Martin c'est le dernier grand projet de sa carrière et que Et que cette fois-ci, c'est un truc de fou et tout ça, mais bon, on le connaît, il agit comme ça depuis 2005. donc C'est aussi pour ça aussi que le Thaïlandais est prêt aussi à laisser partir Verstappen, c'est que ils savent qu'ils pourront récupérer éventuellement Alonzo, et que le Thaïlandais a quand même, j'ai l'air du Lovidia, a plutôt temps à dire que maintenant on a l'impression que c'est Verstappen qui gagne et pas Red Bull qui gagne, Il faudrait peut-être peut remettre l'église au centre du village en faisant bien penser que c'est Red Bull qui gagne. Mm. Et donc, avec un, un Alonso au volant, ça relancerait aussi un petit peu le, le entre guillemets la, le, le qui réussit à faire gagner qui. Donc, c'est bien Red Bull qui réussit à faire gagner un pilote. C'est pas un pilote qui réussit à faire gagner une équipe. voilà Et Perez, dans tout ça enfin si, si Alonso est bonne, qu'est-ce qu'on en fait de Perez Bah, oui. Pérez, il reprend la direction qu'il prenait fin 2020 quand Red Bull l'a sauvé. C'est de chez, chez lui. Lui, il bien ouais. chez Audi, par, contre, par exemple. Mm. C'est vrai. Plus qu'un beau tas, en tout cas. oui non mais Après, Pérez, il peut être récupéré par une, une équipe de milieu de gris qui aura besoin d'un mec expérimenté et solide, parce que malgré tout, c'est ce qu'il est. On sait que quand il est en position d'outsider, il est vraiment très très fort, mais après, est-ce que lui voudra euh, un tel downgrade J'allais dire à, à, à son âge, il est pas si vieux, mais... Euh, pour la F1 il commence à être dans les plus expérimentés et c'est vrai que c'est euh... il, il a clairement pas les cartes en main pour ça pour la suite de sa carrière quoi, dans tous les cas. Le problème, il, a, il, a, il a 34 ans donc il y a, a 10 ans euh, j'aurais dit tiens quand même il est vieux mais depuis la Gerrie se relance à Monza, je dirais qu'il est en milieu de carrière. C'était le début et c'est tellement fait de carrière de Verstappen pendant pendant 2 3 ans là que je pense qu'il sa cote malheureusement est, est quand même ouais. bien bas donc euh, même s'il se retrouvait sans volant je suis pas sûr qu'il y retrouvait facilement -y. et n'oublions pas que Perez était sans baquet quand il se fait sauver par Red Bull à l'extremiste c'est ça, c'est pour ça que je disais qu'il allait prendre cette, cette direction là parce que pour moi s'il part de Red Bull il a pas la retraite et mm. c'est vrai que littéralement en mi-décembre 2020 il était euh, il était sans volant puisque c'était la saison Covid et que euh, la saison se terminait euh... Vettel comment c'était Vettel, géré par Vettel oui mm. Eh ouais, c'est ça, il par Vettel et puis euh, la, la, la saison s'est terminée mi-décembre et euh, à lavant la d'avant dernièrement, il y avait toujours pas de contrat pour la, la saison suivante et finalement il décroche quasiment le meilleur baquet de la grille. Donc euh, alors, je pense que Perez, il a eu sa deuxième chance euh, inattendue, inespérée et je pense qu'il serait un peu en paix avec le fait de partir aussi, s'il se fait virer de Red Bull, je pense pas qu'il va s'accrocher à tout prix à, à la F1. Mais bon, euh, du coup bah après il pourrait aussi aller chez on peut faire une transition, dire qu'il pourrait aller aussi chez euh, RB puisque c'est l'équipe suivante avec qui a terminé 7e du Grand Prix d'Australie avec un impressionnant Yuki Tsunoda et 12e avec Daniel Ricciardo qui a pas fait le même week-end que son équipier. Euh, l'équipe pointe 6e au championnat du coup grâce au point de Tsunoda qui était 8e sur la ligne mais à profiter de la pénalité infligée à Alonso pour terminer 7e. Euh, il a ses qualifié en Q3 pour la deuxième fois de suite et euh, termine dans les points pour la deuxième fois de suite donc euh... non pardon c'était As lui c'est la première fois qu'il termine dans les points mais il en marque 6 d'un coup et euh, surtout il a largement dominé Ricardo euh... je sais pas ce que vous en pensez messieurs mais c'est vrai qu'on commence sur trois courses à voir quelque chose se dessiner clairement chez RB, chez RB. ouais je vais commencer du coup oui bah Il y a plus Il n'y a, a, a malheureusement plus grand chose à dire je pense pour le pauvre Daniel ricardo qui à domicile se prend effectivement une, une pilule de la part de son équipier euh, risque de s'en prendre une en plus euh, <rire> ce week-end au Japon parce que là on est sur les terres de Yuki Tsunoda qui sera encore plus galvanisé devant sa foule ouais. euh, voilà c'était le pari de Christian Horner de, de, de, de ramener de Daniel Ricciardo en en grand prix de le ramener dans dans le Giron Red Bull, je pense que ce, ce pari est en train de faire euh, psit et, et malheureusement, je vois pas comment cette fois-ci Christian Horner pour intervenir pour le pour le sauver une, une autre fois. Euh maintenant voilà, euh, Anoot Marco se pose clairement parce que je parle d'Anoot Marco je pense que c'est quand même lui le décideur pour l'instant en tout cas euh, côté pilote euh, mais il est quand même extrêmement déçu de voilà de Dan Richardo, clairement. Euh, il y a eu des rumeurs d'ultimatum comme quoi Ricciardo n'aurait plus que deux grands prix avant d'être remplacé par Lawson. Bon, c'est des rumeurs quand même qui étaient qui, qui sont nées en Nouvelle-Zélande là où et là où d'où est originaire Liam Lawson. Donc voilà. on, on va rester prudent sur sur tout ça. Euh, maintenant il est clair que Richardo s'il continue comme ça, Ga euh, Nelsonson sera très rapidement dans son, dans son baquet. Euh, C'est difficile à, à, à vivre pour lui mais j'ai l'impression qu'effectivement il n'a qu pas réussi à retrouver ce, ce, ce, ce, ce déclic hein, euh, clairement, même même chez RB. Alors chez RB on, on, on continue à le soutenir parce que, parce qu'il a, a ses idées, il a son expérience, il apporte effectivement des choses. Ça, ça a été constamment souligné par Peter Bayer et Laurent Mekies ils sont plutôt du coup en mode défense du, du pilote euh, plus d'ailleurs en défense de, de leur pilote que ne l'est de les Marco <rire> dans la presse donc euh, voilà je pense que Richardo se sent aussi déstabilisé par le fait qu'il a le soutien d'un côté et pas de l'autre et qui sait très, vraiment, très très bien maintenant que je pense que sa carrière en F1 est terminée. Je ne je, je, je je je mettrai jamais un, un euro sur le fait que Richardos sera encore sur la grille l'année prochaine. Euh, je préfère garder cet euro pour moi et l'investir autrement. Euh, je suis désolé pour les fans de Richardos qui en ont dans, <rire> dans, dans le chat ou qui nous écoutent. Certainement, il doit, il doit bien avoir, parce qu'il a ce, ce, ce, ce garçon un, un, un potentiel de sympathie énorme dans, dans le paddock et, et auprès des fans. Mais bon, il faut quand même avouer que voilà je pense qu'il a... Il a perdu quelque chose. Je pense que ces F1 effet de sol doivent le, doivent le... En manque de confiance, ces F1 effet de sol sont extrêmement compliqués. C'est ce qui a été dit dans un des articles, je sais plus lequel, sur Nexgenoto, cette semaine. Il y en a eu tellement sur, sur, sur Richardo. Ces F1 effet de sol, quand vous n'avez pas la confiance nécessaire, parce qu'en fait, ces F1 effet de sol, en fait, c'est toujours le, le cercle vertueux plus vite vous arrivez à passer plus vite vous plus vous générez d'appui et plus vite vous pouvez passer et si vous avez un petit déficit de confiance à ce niveau là sur le fait que votre f1 est capable de passer à telle vitesse d'un virage vous passez moins vite et vous générez forcément un peu moins d'appui donc vous allez encore un peu moins vite et, euh, et si vous n'êtes pas en pleine confiance sur ce genre de, de formule 1 avec avec cet effet de, de sol voilà qui est qui est, qui est vraiment ça un, un appuiremis comme les ailerons mais ça un appuiie a qui est encore plus vertueux qu'un aileron à euh c'est compliqué de faire la différence quoi et, et à côté de ça effectivement on a Yuki Tsunoda qui bah lui est en totale confiance euh, voilà qui, qui a toujours le même défaut effectivement à corriger qui a réussi de corriger mais bonds c'est effectivement de ce qu'elle met à la radio donc on a sorti un, un article là dessus aujourd'hui aussi sur nation auto sur le fait que voilà, il, se, il se mord la langue hein, il le dit hein, concrètement il se mord la langue dans le casque pour éviter de sortir des, des, des insultes des grossièretés à la, à la radio c'est se maîtriser de se calmer Euh, pour lui, c'est plus compliqué de, de se réfréner que, que même les forces G, c'est ce qu'il explique. Donc, et il, va, il est en train vraiment de bosser là-dessus, parce que, voilà, il a compris que c'était le, le principal reproche qui lui était fait, de montrer cette maturité nécessaire pour espérer un bac à Red Bull. Alors, euh, Red Bull Racing, j'entends, je, je, euh, c'est pas totalement exclu. Maintenant, avec les, les luttes de pouvoir en, en cours euh, chez Red Bull, j'ai un peu de mal à voir Yuki Tsunoda chez, chez Red Bull Racing en 2025 et pourquoi pas Je le dirais plutôt officiellement partir du côté d'Aston Martin et Honda en 2026. Euh, mais voilà, c'est Yuki Tsunoda qui clairement profite de cette situation, s'affirme et, et montre mais effectivement qu'en termes de pointe de vitesse et de pari sur l'avenir, c'est sur lui qu'il faut qu'il faut qu'il faut miser et pas sur Ricciardo. Surtout sa cote va forcément augmenter dans le paddock avec euh, avec ses résultats récents. S'il continue sur cette dynamique, en plus il, il communique énormément sur le fait qu'il fait beaucoup d'efforts pour euh arrondir les angles quand il est dans la voiture, pour être plus mature, pour enfin moi je trouve qu'il y a on dirait qu'il y a un vrai euh, un vrai plus dans, dans la, la manière d'aborder la chose, pas seulement sur le pilotage maintenant que le pilotage commence vraiment à être maîtrisé je trouve que Tsunoda euh, essaie de se, de se refaire un peu une image alors bon les gens, euh, et la FOM on est la première responsable, forcément on va tout de suite aller voir ses, vers ces euh, pics de colère mais ils sont de moins en moins nombreux et euh, à côté de ça on a quand même une belle maturité de sa part sur la gestion course, sur la la la gestion, la gestion des pneus a toujours été un point fort pour lui mais euh, voilà on, on voit qu'il y a quand même des gros progrès donc oui. c'est vrai que c'est intéressant de manière peut-être révélatrice on a parlé des, des futurs potentiels pilotes de boule on a parlé d'Albon, d'Alonso mais on n'a pas parlé de Tsunoda comme un prétendant naturel alors même il est censé être un, un prétendant naturel donc euh... Voilà. est-ce que c'est mérité mérit ou pas de pas le voir comme un candidat naturel je pense que sa pointe de vitesse ne fait aucun doute mais effectivement hein, pour... mais on ne disait on pas la même chose de Verstappen, cette qui était trop impétueux euh, qui se même qui se crachait trop souvent avant qu'il n'arrive euh, avant qu'il arrive chez red bull donc euh... enfin, je pense que ce qui est certain c ce que parcours letient le très très haute estime donc s'il finit par remporter le bras de fer interne euh... je pense qu'il aura il y a peut-être plus de chance. Même si ça voudra dire que Verstappen reste aussi. Okay, au reste aussi du coup. On nous dit dans le chat en plus Iwoaza à faire la FPR à Suzuka. Alors ça rassurez-vous que Ricardo était au top de sa forme ou pas au top de sa forme, c'était plus ou moins décidé que d'avoir deux pilotes japonais euh, oui. pour, pour Honda euh, évoluant devant la public là, La la décision est plus euh, entre guillemets politique et symbolique qu'autre qu chose quoi, c'est pas, pas pour pénaliser Ricardo, c'est voilà, ça fait deux pilotes japonais volant mais... d'une d'une d'une RBF1 au Japon c'est vrai que heureusement ça, contre... ça va le pénaliser si j'aurais 1 heure d'essai en moins et ça ça va être, ça a pas de facile. Il connaît Suzuka normalement. <rire> Par contre c'est si si si, si, si fait des essais en Italie, Singapour, en Japon et cetera et cetera ça c'est va... <rire> peut-être dire quelque chose effectivement mais... Ouais. non mais c'est sûr que c'est euh... C'est pas une situation facile et puis c'est vrai que ont le, ouais, le pour les enfin pour Ricardo notamment, il y a vraiment le spectre Lawson. Alors moi je crois pas au remplacement dans les deux courses mais on a vu l'an dernier que euh, qu'un pilote qui ne rapporte rien du tout chez euh, chez AlphaTauri anciennement et Red Bull et RB maintenant, c'est un pilote qui se fait dégager assez vite. Alors il aura certainement une mansuétude de la part des de dirigeants qui appelle unique de Vries parce que il a tout le côté très commercial de Daniel Ricardo et l'image et tout ça mais c'est vrai que S'il n'y a pas de redressement, je ne le vois pas finir la, la saison, quoi qu'il arrive, à mon avis. Euh, une fois que le Lawson aura fini sa saison de... Enfin, il a pas fini sa saison de... Enfin, dans le second, il il a pas de, de programme en parallèle, donc c'est bon, en plus, lui, il peut y aller directement. Mais je pense qu'une fois que euh, que la mi-saison sera passée, la pause estivale, à mon avis, si Ricardo ne, ne fait pas de miracle à ce moment-là, le euh, Lawson sera mis dans, dans le baquet pour préparer la suite, parce que lui, c'est pareil, son enjeu, c'est un baquet en 2025, quoi qu'il arrive. Surtout que les points sont chers, pour rentrer dans le top 10... Euh vous mieux voir deux pilotes vraiment ouais. vraiment très très très très, très affûté, très très au top de leur jeu parce que voilà, il faut capitaliser sur la moindre erreur des, des cinq premières équipes quoi. Et c'est vrai que là, on a quand même une équipe RBF1 qui le dimanche est une des meilleures euh, du deuxième deuxième partie de peloton et qui ne capitalise pas pour l'instant parce que justement euh, parce que justement Ricardo n'est pas là quoi qu'il arrive et euh, bah après je pense que je sais pas s'ils ont fait le tour sur RBF1. Oui, ils ont, dé ont déjà battu leurs meilleurs résultats de l'an dernier. Ah oui ah oui c'était le ah, 7ème qu'il avait fait à Mexico Ricardo oui 7ème oui c'est vrai ah, ce qui est ça. Régalé, oui. régalé. Ouais, quand même pas mal parce que c'est vrai que l'an dernier c'était en fin de saison mais effectivement euh, l'autre concurrente de RBF1 dans la liste dans les points c'est As qui euh, a fait 9 et 10 donc c'était qui... 10 et 11 qui lui crut avant qui lui la... crut <rire> cru avant Bahreïn <rire> c'était 10 et 11 jusqu'au dernier tour et puis un, un George Russell est passé par là Donc 9 et 10 pour pour As Qui euh, bah, Qui qui, ouais, qui met une double, double avis dans les points La première depuis euh, J'ai perdu la stat mais c'est de, depuis 2 ans je crois Si je dis pas de, de bêtises 3. 3. Euh... Sont, Depuis Autriche 2022 J'aurais dit ouais, Autriche 2022 ouais, 6e, 8e Voilà donc c'est euh, quand même très bien Et puis qui confirme que Les qualifs sont pas leur fort Encore mais que euh, C'est pas non plus ridicule en qualif et surtout en course La Ils ont fait ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire une voiture qui fonctionne très très bien du début à la fin de la course et qui ne bouffe plus ses pneus, euh, Alex. Et puis, Hülkenberg, c'était 20 courses sans points euh, avant euh, les deux derniers Grands Prix, donc il est sur euh, deux, deux Grands Prix d'affilée dans les points. bah Je pense que c'est la, la com qui a été peut-être bien gérée chez associé en annonçant des catastrophes absolu en début de saison, alors -ce que c'était sincère, est-ce que c'était à demi-sincère pour Komatsu pour réussir sans coup, on a vu Steiner qui disait mais non, moi ils ont ils se sont trompés alors je ne pense pas que ce soit trompé ils se sont en trompés trompé. en sous-estimant les performances de, de la voiture alors que euh, voilà, j'avais bien, j'avais fait du concoulou pendant l'hiver moi Et je l'avais dit que... <rire> non mais c'est vrai que c'est un peu injuste pour Steiner parce que c'est le développement de sa actuelle euh, puisque jusqu'au ouais, 31 ouais. décembre euh, lorsqu'il a appris que il, euh, il ne serait pas prolongé, c'est bien Steiner qui, qui est était le patron euh, donc c'est vrai que Kobatsu a bougé mais en même temps opérationnellement c'est les choses sont bien faites chez, chez, chez As hein. ils ont été très opportunistes avec Mickenberg qui est quand même euh, c'est un peu comme Sloda je pense qu'il est brillant mais on voit peut-être pas à quel point il est il est, il est brillant et magnissen qui, qui a fait qui a fait aussi du bon boulot sans mettre la moitié du plateau dehors donc c'était c'était aussi c'était aussi du bon boulot donc voilà ça ça c'est avec avec de, des attentes aussi basses c'est facile d'être surpris d'être d'être euh, surpris de manière euh, voilà je dirais que c'est encore plus surprenant que Reporas. Ils ont réussi à régler leur gros gros, gros problème de pleu et donc euh, ils commencent pas mal les saisons comme nous avait habitué lors des dernières saisons la saison dernière avec Bah, Steiner est un beau parleur quand même parce qu'il ne faut pas oublier d'ailleurs que c'est Komatsu qui a directement donné la direction technique de l'équipe en, en sacrifiant totalement les performances abarrées dans ne sens que des roulages longs relais, que de, du test de pneus sur le, sur de longue distance et distances ils n'ont rien fait d'autre, ils n'ont fait qu'étudier les pneus, la dégradation des pneus changer les réglages pour commencer à influencer les, la dégradation, est-ce que c'est l'unique raison pour laquelle ils dégradent moins leurs pneus En course, maintenant, par rapport à l'an dernier, non, certainement pas. Il y a certainement eu des évolutions aussi pendant l'hiver, ils ont quand même certainement compris des choses. Euh, maintenant, ils ont quand même perdu Simone et Resta, ils ont quand même perdu pas mal pas mal de gens aussi. Euh, je pense que Komatsu repart effectivement sur, sur de bonne base. Pour eux, la vraie le, le vrai test, ça va être ce week-end au Japon. Suzuka, c'est un circuit qui dévore les pneus si les as euh, s'en sortent très bien en course euh, ou reste effectivement au moins dans le peloton ils peuvent se battre un petit peu pour des places pas forcément dans les points mais rester euh, dans, dans le peloton avec les autres et, et jouer euh, et jouer de bonne place ça veut dire qu'effectivement la mission aurait été aurait été réussi de faire de cette as qui mangeait ses pneus à vitesse grand v une monoplace qui est capable de, de se battre en course et de manger entre guillemets normalement ses pneus donc euh, donc de ce côté là le, le pari euh, le le pari d'avoir fait tous ces essais centrés sur le l'usure des pneus euh, bah, sera réussi, ça veut donc dire qu'au bout de trois ou quatre courses, euh, As aura euh, donc surmonté euh, en grande partie, sur ne crois pas totalité ce phénomène, en grande partie ce phénomène-là, et va pouvoir se concentrer euh, sur le, les améliorations, les évolutions, et d'ailleurs, bonne nouvelle la part de Komatsu, ces, ces évolutions, ces améliorations arriveront plus vite que prévu. Euh, ils ont eu de très bons chiffres en soufflerie, de très bons chiffres en CFD, les évolutions vont être avancées, il n'a pas encore dit quand elles sortiraient, mais elles sortiront plus, plus vite que prévu, donc il y a un cercle vertueux qui s'est mis en place euh, chez As, clairement suite à la, nom suite à la nomination de Komatsu euh, en janvier euh, donc c'est quand même un, un ingénieur c'est un technicien derrière, donc c'est effectivement bah, ce qui manquait peut-être à As, en tout cas à court et moyen terme pour effectivement régler les problèmes techniques refaire dialoguer toutes les parties techniques de l'équipe, je dis toutes les parties parce que cette équipe est comme dispersée sur trois continents. Enfin sur sur trois enfin dans trois pays donc en Italie, Italie, États-Unis, même si la partie américaine est quand même assez limitée. Euh mais bon, voilà, il faut refaire dialoguer tout le monde côté technique et, euh, et je crois que ce pari-là est enfin réussi. Donc euh, ben, tant mieux si ça permet effectivement de, de remettre ass un petit peu en selle, ça aussi ça ça calmera aussi toutes les rumeurs enfin toutes les spéculations sur le fait que As devra devrait absolument être vendu, qu'elle n'appartient absolument pas à cette grille, à cette grille de départ, qu'il faudrait que ce soit andré à la place. Nous en passons des meilleurs, on en a comme beaucoup parlé pendant l'intersaison. Euh, et, voilà, et ce fameux modèle que, que Steiner voulait absolument briser, euh, peut-être qu'il faudrait effectivement le briser un jour, mais pour l'instant, en tout cas, on peut remettre cette équipe à flot, et, euh, et tant mieux, parce que personne n'aurait misé, je pense, avant avant Bahreïn, sur le fait que bah, As marquerait des points sur de marquer des points de de grands points sur 3 c'est ça on est d'accord donc, euh, ouais, est donc et, et, et, ils, ont, ils ont à chaque Après, fois ils ont à chaque fois capitalisé sur sur sur des abandons devant dans, dans le top 5 qu Rappelons que le top 5 sans problème de fiabilité sans accident vous avez Red Bull Ferrari McLaren Mercedes et ou Aston Martin dans cet ordre à l'arrivée donc vous avez les, les 10 places dans les points qui sont occupées et Astra il faut voir Il faut voir s'ils tiennent le rime de développement hein, sur toute la saison, puisqu'on sait c'est normalement la grande faiblesse, et au vu de la faiblesse des écarts dans le Pouton, s'ils n'arrivent pas à tenir le rime au niveau du développement, et ils finiront de dernière force. Ben, je pense que Komatsu a beaucoup bah, beaucoup critiqué Steiner pour ça, effectivement, l'année dernière, sur le fait de d'avoir rien fait quasiment, d'avoir lancé juste ouais. une grosse évolution. Ça va pas du tout être son approche, puisqu'il a déjà annoncé que des évolutions arriveraient de manière assez rapide, plus rapide que, que prévu. Donc, on peut déjà être rassuré sur le fait qu'effectivement, Il n'y aura peut-être pas un rythme de développement à, à la Alpine ou à, ou à, à d'autres équipes un peu plus fortes là-dessus, mais il y aura un, un petit rythme de développement qui se mettra en place. donc, euh, voilà. donc On peut espérer effectivement que... Bah, de toute façon, ils n'ont pas d'autre chose à, à dépenser en termes de budget puisque donc, puisque après c'est 2025, ce sera la même place, 2026. Donc euh, autant dépenser le budget sur la voiture maintenant. Donc il euh, n'y a pas trop de choix. Ah, c'est ça, et puis au moins valider une direction technique pour pour la dernière année avant le grand changement de, de règlement et euh, ouais. puis effectivement bonhullkberg après qui est toujours euh, toujours un cran devant Magnussen, hein, je ne sais pas si euh, je sais pas quel moment va se jouer la, la, la, le baque 2025 chez eux parce que bon on se doute bien qu'ils vont vouloir un petit peu de son oeuvre vu que c'est plus Steiner qui à la tête mais c'est vrai que après ça va voir aussi parce qu'il y a des rumeurs sur sur'lkberg notamment il aurait déjà sni chay voilà donc euh, si c'est le cas ça va faciliité les réflexions de de Komatsu mais après c'est vrai que euh, bon c'est euh, pour l'instant Magnussen semble un peu le maillon faible et dans tous les cas si Hulkenberg s'en va est-ce que Magnussen restera parce que euh, peut-être que Haas voudra aussi rechanger un petit peu toute la donne euh, maintenant que c'est plus Steiner qui décide les, les pilotes. Bah il y a Oliver Berman hein, qui est donc clairement Berman, son. Bah euh, Berman qui est l'évidence. Ouais. Qui a de très... Komatsu. Et qui sait peut-être que Schumacher qui... va revenir hein, juste pour euh, <rire> <rire> juste pour regarder <rendre> Steiner. <rire> C'est génial. Eh, ouais, c'est pas mal. Euh, bon, et on va passer à une autre équipe qui a fait un petit peu polémique dans le weekend puisque on passe chez Williams donc avec Alex Albon qui termine 11e et euh, mm. Logan Sargeant qui ne termine pas puisqu'il n'a pas commencé. <rire> euh <rire> Donc, sa il... voiture a commencé mais <rire> sa voiture a commencé sans mais lui. Le était là mais <rire> pas. <rire> Donc pas de point pour Williams même si du coup il s'en rapproche euh, avec la 11e place d'Albon, c'est euh, le pari qui un peu a tenté l'équipe et on rappelle donc que Alex Albon avait un accident le vendredi. Il a cassé le châssis de sa voiture et l'équipe a décidé de, euh, bah, de le mettre sur le, le côté et de donner son son châssis à Alex Albon enfin à mettre Sergeon sur le côté et de lui donner à Albon le châssis de Sargent pour que ce soit lui qui continue le week-end, afin d'espérer marquer des points s'il y avait des occasions de le faire. Euh, alors évidemment, il y a eu deux sons de cloche dans, le, dans les réactions, il y a eu « Ils ont raison » puisque Albon est le seul qui fait des résultats, et c'est vrai que depuis début 2022 qui est dans l'équipe, il a marqué 86% euh, des points de l'équipe, donc c'est quand même pas rien, mais évidemment, une belle injustice pour Sargent, puisque Sargent se retrouve sur, le, bac, sur le, le banc de touche alors que lui n'a pas fait d'erreur de, dans le dans son début de week-end qui a été donc finalement une journée euh, je sais pas ce que vous vous en pensez la manière dont l'équipe a géré ça aussi parce que moi j'ai trouvé l'intervention de James Vols plutôt très très bonne ça a été très cash mmh. il a fait un, une espèce de déclaration face cam euh, genre euh, comme on dit no bullshit c'était vraiment très clair, très euh, précis est-ce que pour vous ça suffit ou est-ce qu'il y a quand même une, une injustice au niveau de, de Sargent ou est-ce que c'est une décision qui se entend largement euh, Franck Ah, tu commences par moi. Ouais. Euh, <rire> alors, côté business, c'est totalement compréhensible, soyons, soyons clairs. Euh, Albonne est, est toujours euh, le pilot le plus rapide de l'équipe. Il y a extrêmement peu d'opportunités de marquer de points cette année. On l'a on, on vu avec le, le top 5 qui est très établi. Donc, euh, si on est extrêmement clair euh, sur les performances des, des pilotes et je pense que tout le monde l'est même Logan Sargent aussi, je le, le sait Alex bonne est devant et il y a plus de chances de marquer un point euh, si euh, si effectivement devant ça abandonne que que, que, que l'américain donc il euh, ya là dessus personne personne ne débattra je pense qu'il y avait peut-être que les pros sargentes qui doivent se compter sur les doigts d'une de main aux états unis euh, qui pour dire que, que, que sargent aurait, aurait aurait fait mieux qu'elle qu bonne euh, sur sur à la régulière maintenant c'est avec du côté sportif euh, c'est extrêmement critiquable le pouvoir la sargentine n'a rien fait euh, n'a rien fait de mal c'est william c'est effectivement bah, qui, qui trabae ce se se bouler euh, depuis les essais depuis les, les essais hivernaux de ne pas avoir de, de troisième voiture. Alors c'est c'est un choix fait par Jens Volse pendant l'hiver effectivement de, de maximiser le développement technique sur cette voiture. Euh, donc ça a mis tout en retard, ça a mis en retard l'arrivée du deuxième châssis, ça a mis du coup encore plus en retard l'arrivée du châssis de rechange qui n'est d'ailleurs toujours pas prêt hein, puisque c'est à Suzuka ce qui sera présent, ce sera le châssis de réparé. Ça sera pas le ça sera pas donc un nouveau châssis il y a eu du, il a fallu faire un choix à l'usine donc pour voilà, mais, mais tout ça est dû effectivement à la restructuration à des nouveaux processus euh, voilà alors, alors ce qui m'expliquait James c'est qu'un châssis avant chez William c'était quelques pièces seulement aujourd'hui c'est plus d'une vingtaine euh, il y a eu beaucoup de choses qui ont, qui ont évolué donc c'est plus de temps de, de fabrication de production et le temps que tout le monde effectivement se, se, se met à la page et hausse le rythme sur cette nouvelle structure voilà il a des choix qui ont été faits et c'était c'est inacceptable c'est le mot de vols c'est inacceptable maintenant c'est une situation à laquelle il faut se confronter et le choix est malheureusement malheureusement pour sa gente logique je veux dire je ne peux pas donner tort à je vol d'avoir privilégié Alban, même si sportivement c'est c'est dégoûtant c'est dégueulasse pouz tous les adverbes tous les adjectifs que vous voulez pardon pour pour juger la situation mais techniquement parlant il euh, n'y a pas de solution. on se, on serait alors après il y en a qui dit oui mais on est juste au début de saison on est la troisième course pourquoi commencer à faire un choix dès maintenant bah, je veux dire le résultat du grand prix d'australie donne raison à la stratégie de Vols. il y avait euh, il y avait beaucoup d'abandon devant et trois et trois voitures ont pu marquer des points des trois voitures hors top 5 Malheureusement, albon n'était pas dedans pour, pour, pour diverses raisons parce qu'ils étaient moins performants, mais euh, la stratégie était était la bonne puisque voilà mode mmh. avait été plus rapide elle la fallait ça avait été plus rapide ça aurait été le, le choix payant moi si je devais résumer ça c'était une injustice dans une dans une justice parce que c'était tout à fait injustifié que sergent si on regarde que le, que le week-end tout à fait injustifié qu'il laisse sa place parce que en puisquehui s'est pas craché mais sur l'échelle macro c'était tout à fait justifié donc je pense que voilà moi aussi j'ai beaucoup aimé le discours de, de john très honnête, très brutale, et avec le recul, je pense que c'était la, la même décision. C'est vrai qu'au milieu du week-end, je me suis dit, bon, bah si finalement, Albonne se recrache, etc., ça va laisser des traces sur Sargent, etc., mais il faut dire l'effet, Sargent, je pense que l'an prochain sera plus pilote Williams, qui, de toute façon, il n'a pas le choix, et que, voilà, la Formule 1, c'est d'une brutale honnêteté, euh, malheureusement, que qu'Albonne a d'ailleurs bien moins craché sa voiture que Sargent ne l'a fait même, aussi euh, l'an dernier, donc je pense que c'était... Euh, Ça montre aussi hein, que, que James Off est capable vraiment de faire des choix forts, mmh. écarter Sargent, ne pas apporter de troisième voiture, sacrifier la fin de saison dernière, euh, parce que, voilà, je crois que je suis connu, mais euh, Williams, ils en était encore avoir un fichier Excel pour gérer toutes les pièces du 19 C'est une équipe qui a, des, qui, a des, qui, a des, qui a des années de retard sur sur la compétition, et c'est aussi un article qu'on sortira prochainement sur Claire Williams qui dit, voilà, on on sous-estime mon bilan chez Williams alors que j'ai fait euh, alors j'ai fait 3e en 2014-2015 euh, c'est euh, bien sûr ils ont fait 3e en 2014-2015 mais avec un moteur Mercedes alors certes McLaren avait aussi un moteur Mercedes et ne faisait pas aussi bien mais c'était une équipe qui était en lambeau euh, financièrement et qui a pris des années de retard hein. on peut comparer la situation de Lotus hein, quand on la la récupérer enfin peut-être pas non plus à ce point mais vraiment de gros retards structurels parce que c'est une équipe qui ne voulait pas ou qui a attendu le dernier moment l'extrême onction avant de recevoir des, des apports financiers. donc euh, Et là, on a quelqu'un qui dit bon, on va faire les choses le plus rationnellement possible. Parfois, la raison, ça s'oppose au cœur, mais c'est comme ça qu'on qu progresse. Le tout, c'est d'assumer et de pas se perdre en conflit et en discours hypocrite. Je pense que, que Genevieve, là, pour le coup, à montrer tout simplement qu'il était un patron. Et être un patron, c'est assumer des décisions impopulaires, dire ses bons choix, euh évidemment, d'être plein de réconforts sur Sargent, mais euh, voilà, je pense que ça, ça rappelle aussi à Sargent qu'il est numéro 2, et lorsqu'on a un tel gap de performance, la défense, enfin, a fonctionne aussi comme ça à un moment donné. C'est ça, et, euh, petite statistique aussi, sur les deux courses précédentes, il y a quatre places d'écart à chaque fois, euh, c'est 15 et 11 pour euh, pour Albon, et c'est euh, 19 et 15, je crois, pour Sargent, enfin, en tout cas, il y a quatre places moyennes d'écart, Euh, donc forcément on peut imaginer que Sargent aurait pas terminé 11 e s'il était dans cette voiture donc euh, c'est sûr que c'est un peu compliqué euh, de, de justifier ça et puis il y a toujours le côté humain qui rentre en compte mais comme tu disais, ouais. c'est brutalement honnête et euh, moi je trouve que la manière dont Volt l'a géré, c'est vrai que déjà un, ça montre que c'est un directeur d'équipe et qui prend les décisions pour son équipe et deux euh, bah, il, il a pas il a pas cherché de communiquer de presse ou quoi, il s'est mis tout seul face à la caméra et a expliqué son choix et c'était euh, c'était très clair et son je trouve que la vidéo... Euh, apporter énormément en fait de même sur la manière dont il le dit tu, tu sens que il a euh, voilà c'est une décision euh, qui est prise parce et, que l'équipe a besoin de ça en fait et, et puis pour moi c'est équivalent parce que si William c'est aussi short en termes de production de pièces c'est aussi parce que la lasargent et le pilote qui s'est le plus craché l'an dernier donc, aussi euh, pourquoi est-ce que ce serait le bon de payer assez, assez bon il faut voir le tableau global et d'ailleurs çaargent s'était craché à Suzuka où euh, William n'aura pas de châssis de rechange donc euh espèreérer ça que c'est pas pour de tout pour leur porter laguin mais le aller sur un circuit aussi exigeant et aussi peu, peu comment dire peu euh, enfin, qui, qui laisse aussi peu passer la faute que Suzuka sans châssis de rechange c'est encore un gros risque pour williams on espère que ça se passe bien évidemment mais c'est vrai que je pense que ce début de saison avec ces grands prix là dans ces conditions c'est pas le plus le plus rassurant pour l'équipe Et en fait le problème aussi c'est je pense que que ce soit à l'usine ou euh, sur circuit ça ne pousse pas à travailler dans une sérénité absolue de savoir qu'à tout moment on peut perdre une voiture littéralement donc euh, c'est un peu un peu compliqué mais bon en attendant euh, voilà c'est vrai que même s'il fautut pas leur compteur de points je trouve que la manière dont s'est déroulé week-end et dont dans'est terminé week-end a quand même pas mal justifié le, la décision de, de james vols ouais je pense que la b c'est d'ailleurs la même la principale euh... Le principal enseignement effectivement de, pour eux de William, c'est qu'effectivement ils ont un patron qui est solide à la barre, qui ouais. sait ce qu'il fait, qui un, qui assume ses décisions, qui assume ses responsabilités aussi. Et voilà, on, pour ceux qui ont suivi la, toute dernière saison de de de Drive Survive sur Netflix, il y, a, il y a un épisode qui lui est consacré, effectivement on voit effectivement son, son approche extrêmement voilà sur du micromanagement, sur la bienveillance, sur le fait de vouloir simplifier dans toutes les parties de l'entreprise. Je parle d'entreprise entreprise consciemment parce que le monde la gestion d'entreprise là et, et voilà et, et, et essayer d'être un leader aussi que de, que d'assumer de de telles décisions et, et je, je pense qu'il enfin il a prouvé euh, je pense qu'il prouve pas dans le paddock mais il la prouve au monde, au monde entier euh, bah, que c'est un patron d'équipe euh, très solide en devenir et qui est, Il fera peut-être pas toute sa carrière chez Williams, mais qui sera enfin, si le jour où il, il, il s'en ira, il sera effectivement très concrété. Je, je, je n'exclurai même peut-être même pas un retour chez Mercedes oui. le jour où Total Wolf euh, prendra sa, sa retraite euh, du management. Voilà. Oui, c'est ça. vrai que Et puis, bon c'est bien pour l'équipe. Ça leur montre que, même si c'est une décision qui est très difficile à prendre, parce qu'il que, que c'était une des pires à prendre pour lui depuis qu'il est arrivé chez Williams, euh, il ne s'est pas défilé et il a fait ce qui était bon pour l'équipe. Et je pense que, Pour les, les employés forcément ça doit être assurant de savoir que euh, à la fin c'est toujours l'intérêt de l'équipe qui prime plutôt que ce que le, les états d'âme du, du directeur aussi ce qui est pas euh, pas toujours une mauvaise chose euh, bon on arrive un peu plus tôt euh, que les semaines d'avant sur alpine euh, pierre gaassi 13e et c'est Ocon 16e ça s'est qualifié encore très loin, on connaît ses qualifié devant mais il y a eu un deuxième arrêt obligatoire à cause d'un enfin un en plus à cause d'un terof qui s'est coincé dans l'écople de frein arrière. Euh... bon, c'est pas encore la panacée chez Alpine euh... puisque on est loin des points, on est loin du, du top 10 mais euh, première qualification aussi en... en Q2 de la saison. Là aussi c'est pas non plus très reluisant mais c'est un progrès quand même. Donc euh Est ce qu'il a... on attend des évolutions à venir très prochainement sur les sur la voiture. Euh, la question c'est est-ce que ça apportera suffisamment pour franchir le cap de la Q2 de manière régulière et se rapprocher des points Alex. Ben, en partant de Siba hein, ça peut ça ça. En partant de Siba et vu la règle de développement qui a été bon aussi ces dernières années, ça reste ça reste tout à fait possible je pense qu'ils sont pas ils sont pas devenus absolument nuls hein, du point du châssis du jour au lendemain euh, donc forcément ça ne peut ça ne peut que progresser, mais le problème c'est que les autres vont aussi progresser. Donc euh, voilà, je pense pas que ça soit une saison euh, déjà à mettre à, à la poubelle mais euh, en tout cas si ça va pas mieux au Japon ou même d'ici 4 5 courses, je pense que ça sera ça sera pas ça sera pas des petites tapes dans dos qu'il faudra à Alpine mais c'est vraiment euh, tout un bol de prosac parce que et c'est sûrement de nouveaux pilotes aussi parce que parce que c'est donc c'est quand même assez déprimant hein. on a l'impression de parler de de Marussia qui se réussi à passer en Q2 alors que c'est alors que c'est une top team euh, euh, ça reste euh, ça reste une catastrophe industrielle maintenant l'avantage c'est que on peut c'est une équipe qui peut encore se donner l'honneur voire peut-être faire mieux hein. pourquoi pas faire pas une McLaren même si je crois pas à cette échelle-là Euh, pour le reste euh, pour le reste de l'année mais passer bon, P5 ça me paraît possible en, en fin de saison mais euh, mais même p5 ça resterait même non, plutôt P6 soit ouais, si, 6 je pense P... même p6 oui derrière derrière ça, mais même P6 ça resterait extrêmement euh, extrêmement désvant on a vu euh, on avait voilà lua Neno qui a, qui a, qui a dû démentir des rumeurs de, de vente de l'équipe et quand le grand patron dément des rumeurs de vente de l'équipe ça veut ça rendit moins sur sur sur la solidité de l'engagement de, de, de Renault, que sur les doutes légitimes qui peuvent apparaître autour. Euh, alors moi, je pense qu'ils n'ont aucune de vendre, hein, mais je pense qu'ils auraient toutes les raisons de de changer encore plus drastiquement le, le, le fonctionnement de l'équipe. Moi, ça reste, à mon avis, euh, tout faire en France, tout faire euh, au Royaume-Uni. À terme, je pense que c'est la solution viable, qui à tirer un trait sur cinq saisons d'affilée. Mais voilà, pour moi... En... Pour moi, il, il traîne encore la déficit de moteur et qu en 2006, euh, voilà donc quand même une vraie occasion de, de bien négocier le, le prochain tournoi réglementaire. Ils ne pas fait du tout en 2014. Il faut vraiment hésiter aussi à la ramasse 2022 de nouveaux moteurs. J'espère vraiment qu'Aviri, même sans Bruno Fama, ça se bouge un peu plus précédemment parce que sinon, bah, sinon, il faudra peut-être prendre des décisions qui s'imposent aussi au bout moment. Ouais, C'est ça, hein. de toute façon, ça leur coûte très cher encore aujourd'hui il, une... il, il doit bien rester un euro à Gérard Lopez pour ajouter... <rire> <Putain>. <rire> <rire> Le cauchemar Franck, toi tu vois ça comment C'est compliqué, Alors, moi, bon, faisons mon Alpine du moment où je vois que l'équipe est mise en vente euh, enfin des, des, des, des morceaux de d'équipe mise en vente des, des investisseurs euh, Voilà, des athlètes, genre de choses. tu Là, tu dis clairement que Renault, ils ont pas envie de rajouter plus de pognon que ça dans l'équipe. Donc euh, donc ne serait-ce que déplacer le département moteur de Viry en Angleterre, je n'y crois pas un seul instant. Euh, ça restera comme ça, où ça sera revendu à un moment ou un autre, quand ce sera plus propice euh bon, voilà. eu pas mais mais le problème des salaires en France fait que ça sera jamais possible de le faire en France. Donc euh, donc voilà, c'est en fait c'est le serpent qui se mord à la queue, c'est que tant que Renault n'aura pas vraiment envie d'investir correctement sur cette équipe, il se passera rien de mieux que ce qu'on a vu en 2022, je pense que c'est la même à place. Le plan à son cours, c'est le plan à son cours avant la vente en fait. C'est ça que ça c'est ça que ça en train de devenir. Euh... <rire> c'est non mais clairement hein, clair. je, je je peux être euh, je sais qu'il y a beaucoup de fans d'alpine dans, dans le chat sur, ouais. sur le site mais je suis issolé il n'y a, a rien voilà. il, y a, il y a plus de figures fortes au sein de cette équipe il n' a plus de directeur technique il n'y a plus de, de, de leader très fort genre bruno famin est tout aussi expérimenté qu'il est c'est quand même pas euh, un gars qui en impose euh, voilà qui qui qui donne la stature de quelqu'un de... Alors, je suis... Désolé, le management ne passe pas toujours effectivement par par quelqu'un qui a un tempérament fort, et qui parle de manière forte et qui s'exprime de manière très forte. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais c est, c est, c est, il donne pas l'impression d'un leadership très fort, capable de souder les Anglais et les Français ensemble sur un projet commun. Oui. Et, et mais... il est aussi un très bon directeur technique derrière. donc Malheureusement, pour ça, c'est ça me paraît assez compris sur le court terme. quoi forb forbique chrono va avoir un immense besoin de, de cash prochainement puisque même si le redressement opéré par Logadem est spectaculaire et et, et, et, et somme t'admirable ils ont renoncé à l'introduction en bourse de leur Mobilize qui, qui était censé leur marque être censé leur marque électrique donc ils voulaient la mettre en bourse pour avoir du cash ils ne pourront pas le faire puisque les, les conditions sont sont pas remplies les autorités prélevé et cetera donc ils ont besoin de cash quand même d'énormes quantités de cash et peut-être que en vendant Alpine bah milliards, donc tout à fait ça peut... ça même, peut... plus même plus qu'un milliard si on inclut Viri dedans donc, ouais. euh... et puis la, la capitalisation de Renault c'est à peu près 13-14 milliards je crois donc c'est c'est <rire> quand même considérable qu'on avait un besoin de cash qui est donc, le, le problème c'est qu'Alpin vous êtes au plus... oh, oui, bon, de l'administration problème c'est qu'Alpin a besoin de la Formule 1 et de l'endurance pour vendre ses voitures, donc ils seront pas prêts de l'achat et de l'endurance, peut-être que l'endurance suffit Mais voilà, c'est bon après pour reparler juste aussi des performances parce que on parlait des performances si on, on, on, au début de Alpine c'est vrai que ça allait un peu mieux à Melbourne, c'est pas encore, c'est pas encore ça, en performance pure c'est clairement pas là, en rythme de course c'était déjà quand même plus solide effectivement sur les problèmes de de de d'Ocon ça ça pou... Je dis pas que ça pouvait jouer le pou... les points mais ça n'était pas loin en tout cas c'était son, son sentiment à lui donc ça progresse un peu par rapport de deux... en président maintenant ça reste Melbourne un circuit hyper atypique ouais. on aura très vite la réponse à Suzuka de ce que vaut l'Alpine sur un circuit hyper technique hein, où il y a besoin d'aéro, il y besoin de châssis, il y besoin de puissance moteur de légèreté de légè... alors la légèreté ils vont avoir euh, des évolutions qui amènent quelques kilos en moins donc euh... ouais. alors quelques kilos On peut dire combien ça se trouve ça peut être 1,2 kg donc du coup on est va le kilo <rire> à une nouvelle un nouvel avant donc voilà il y a des choses qui commencent à arriver euh c'est pas ça qui va changer leur qui va changer effectivement la, la, la phase des choses mais on, on verra très bien la à quel point la voiture est bien née mais manquant de performance ou très mal née et très difficile à rattraper sur un circuit comme Suzuka donc euh, ça sera ça sera hyper flagrant parce que c'est vraiment un juge de paix Si vous, si vous voulez vraiment être très fort en tout cas il n'y a pas y a pas 36 solutions, il faut que la voiture elle, suive. Donc, euh, donc si une voiture est très forte à Suzuka, c'est un peu comme à Barcelone. J'ai envie dire que si, si vous êtes bon sur ces deux circuits-là, vous savez que, que derrière, vous avez pu l'enquiller sur, sur, sur une bonne saison. Euh, bon, Barcelone arrive plus tard cette année que Suzuka, bon, parce qu'on a, on a avancé le, le Japon euh, voilà, en, en avril au, au, au temps des cerisiers en fleurs, c'est très poétique tout ça. Euh, bah, espérons que pour pour alpine ça fleurisse un, un, peu, un peu mieux ce, ce week-end voilà c'est tout ce que je peux dire malheureusement je, je peux pas donner de bonnes nouvelles à long terme pour cette équipe dans la dans le schéma actuel des choses voilà. ouais, ouais c'est pareil pour moi c'est il n'y pas y' a pas vraiment de quoi se réjouir et il n a pas vraiment euh, ton constat était un peu violent mais euh, on est obligé de le rejoindre il n'y a pas de les perspectives sont pas très très bonnes la question c'est les pilotes parce que finalement euh, ils ont pas l'air d'avoir énormément de D'options non plus, on voit que Audi est presque en train de tenter un all-in sur Sainz On voit que Mercedes ne met pas du tout Ocon dans ses euh, Dans ses éventualités euh, Au final, est-ce que les deux vont pas être contraints Par la force des choses à rester chez Alpine euh, C'est possible aussi Alors c'est l'équipe qui serait gagnante Parce que clairement les deux pilotes ont un super taf Mais euh, ça promet, promet pas mal de frustration pour les deux quoi Donc euh, c'est pas très réjouissant Il faut espérer Tout dépendra un peu des, des évolutions qu'ils apporteront dans la saison, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de rien de très concret. On verra au Japon, mais je suis pas convaincu, vu les lacunes de la voiture, même avec quelques kilos en moins, que ce soit bien différent. Donc, bon, bah sur ce, je pense que sur ce constat fort sympathique, on peut passer à autre chose. Alors après, ça que c'est toujours pareil, c'est les équipes de, euh, de fond de peloton, forcément, c'est un peu plus compliqué, et c'est pareil pour la suivante. pour euh, Alors, c'était Kick F1 Team, à Melbourne puisque Stake n'avait pas le droit d'être d'être là. Donc mais ça reste équipe Steak F1 ou Sauber ou Kick Sauber voilà comme mm -hmm. comme vous le voulez, vous prenez ce que vous voulez. Euh le problème par contre. Ouais, les problèmes restent, euh, Kick qui était là mais les, les arrêts au stand de réussite n'étaient toujours pas là. Euh, toujours le même problème de roue avant qui serait qui reste bloqué à cause d'un écrou défectueux. Euh, ils ne peuvent pas enfin euh, voilà, c'est un problème qui met du temps à résoudre. Euh, ils ont dit qu'ils pouvaient pas reprendre l'ancien matériel parce que la, profil de la voiture avait trop changé, donc ça me paraît un peu un peu léger, mais bon, pourquoi pas. Et ça fait 14e pour Bottas, c'est 15e pour Joe, qui ont tous les deux eu, cette fois-ci, un problème euh, au stand. Euh, Jusque-là, c'était un ou l'autre. Là, les deux, ils sont passés. Et euh, bon, bah eux, c'est pareil, hein, ça fait partie des, des équipes qui vont regretter de pas avoir pu capitaliser sur euh, sur mmh. ce, ces abandons devant. Ouais, les occasions étaient rares, alors on peut voir le, le verre à moitié plein et ces problèmes qui sont à ce niveau là du sport automobile euh, inadmissible le, donc pardon le verre à moitié vide et le verre à moitié plein c'est que sans ces deux le sens et de problèmes Bottas notamment était euh, plutôt bien parti même si on ne pourra jamais tout à fait savoir mais plutôt bien parti pour faire un top 10 ce qui montre que euh, que cette voiture là euh, n'est pas non plus ajouté euh, n'est pas non plus ajouté à, à la pouupbell et, et au moins au niveau d au niveau d' albumbonne voilà le problème c'est que le, justement pour' dans les points il faut tout bien faire sur le plan opérationnel et c'est ce que ça fait c'est ce que j'appelle mais tu me fait et parce que parce qu'elle fait steak voilà mais on, on est toujours partagé on est vraiment là dans la définition pure des saisons de transition Alors, en attendant attend au dit avec des pilotes de transition un directeur d'équipe de transition euh, et euh, des équipements au stand de transition enfin tout euh... <rire> tout transitionne chez, chez steak mais ça transitionne pas jusqu'au point. même le nom de l'équipe est transitionne. <rire> ouais. d'une course à l'autre <rire> non ouais, bah, comme tu dis alex c'est pas pas grand chose de plus à dire c'est moins déprimant que chez alpine parce que sur le moyen terme on sait que ça va s'améliorer oui c est, c est... Et la, et la base est, et la base est meilleure de la voiture en tout cas et, ouais. et ça c'est ça c'est pas mal parce qu'effectivement comme tu dis il y avait le rythme de course, c'est quand même pas mal en, en essaie libre en qualification ça, on sent qu'il ya du un peu de potentiel de cette voiture Euh, on sent que ça peut se débloquer un petit peu c'est pas dé bill chez à une huile et je pense qu'effectivement avec un peu plus de budget un peu plus de soutien derrière même si je pense que la priorité est clairement à préparer 2026 en termes de structuration en termes de processus en termes de tout ce que vous voulez de recrutement d'ingénieurs tout ça que de effectivement de, de, de mettre tout le monde à fond sur le développement de la bagnole euh, il n'en reste pas moins que la voiture est quand même Pas, quand je dis pas trop mal, c'est qu'on a clairement deux a clairement deux pelotons, on a le peloton de top 5, il a l'autre peloton de top 5, dans ce peloton de top 5, on, on sent qu'effectivement la kick-sober de la, la C-44 euh, peut être, euh, si c'est un peu bien développé, peut être à l'avant de, de, de ce deuxième top 5. C'est ce qu'on ce qu a du mal à imaginer pour l'Alpine à court terme, en tout cas. donc euh, voilà Après, bon il y, y a des solutions qui vont arriver pour pour, pour crews, je sais pas si ça va être des le Japon ou pas, je n'ai De la manière dont ils en ont parlé, ça laisse penser que c'est pas pour le Japon parce qu'ils ont dit on travaille toujours dessus et tout ça donc voilà euh... ouais, donc, donc voilà maintenant moi je serai de, de je serais chez eux par contre dès que j'ai un problème d'écrou de qui me coûte 30 secondes bah j'arrête la course là tout de suite hein, ça sert à rien d'économiser le moteur et compagnie. Ah ouais, bon, c'est clair. c'est ouais, c'est toujours pareil. Euh voilà, il il s'affrairait bien que tant que ce problème d'écrou sera là que, bah, que malheureusement mmh. leur course la course sera finie à un, à un moment ou à un autre c'est hyper fou pour les pilotes maintenant euh, maintenant c'est autant de données de, de de de récolte de données sur les ur, les ur de pneus sur un genre de choses qui peuvent effectivement euh, transporter sur, sur d'autres grands prix ensuite même si le résultat n'est pas là tout de suite euh, bon, il y a quand même des signes assez euh pas dire encourageants mais plutôt positifs en tout cas sur sur le fait que cette, cette monoplace est un peu moins mal malnée Euh, que les précédentes, alors c'est un peu James Ski qui a pu y apporter sa ça jusqu'au parce que le projet comme été retardé au maximum en attendant son arrivée. il ouais, y a comme James Ski à la barre qui a comme pondu un truc en quelques mois qui est pas si mal. Euh, donc je me dis que bon malheureusement pour 2025, il pourra pas faire beaucoup plus parce que le bah, parce que ça, après ça sera 2026 surtout mais euh, mais voilà, c'est il faut voir les petits signes ouais. effectivement chez chez, chez, chez sober en fait, on va appeler ça sober, c'est c'est l'ensemble, ces petits signes qu'on qu rassemble pour mmh. 2020 Moi je veux dire un mot aussi sur Joe parce que ça fait 3-0 en qualification pour Bottas contre Joe 2 années à grand prix, Joe fait le, le dernier temps enfin, en Q1 enfin c'est en fait, de la Q1 euh, donc voilà je pense qu'on est un peu injuste sur les performances de, de Bottas c'est que s'il ouais. y avait euh, qu'un seul des deux pilotes euh, à, à dégager, pour moi ce serait clairement euh, Joe qui n'est pas scandaleux mais qui pour moi Montré qu'il avait forcément le niveau Pour être non seulement chez Audi Mais même euh, à long terme Dans une équipe qui veut jouer les points Alors qu'à la fin de l'année dernière on aurait dit tout le contraire ouais, C'est cool, ça, ça s'est ouais. inversé ouais. en l'espace de très peu de temps Parce que je trouve qu il a on dirait Qu'il a un peu plafonné et que Bottas S'est un peu retrouvé en confiance Ou que c'est rigédié peut-être Là, un peu, peut ouais, je pense. Là où, euh, où en fait depuis début 2022 c'était j'avais l'impression une longue Descente aux enfers pour Bottas face à Joe Même si les résultats étaient pas si mauvais hein, pour lui mais euh, on voyait que Joe prenait de plus en plus oh. de place et là c'est vrai qu'au début de saison, Joe est nulle part quoi c'est terrible. Après, concept très différent donc ça peut plus plaire à Bottas s'il a eu un peu plus d'input sur le, le développement que, euh, que Joe qui peut être moins à l'aise avec la voiture aussi peut-être mais euh, Joe, que... Joe ne, ne peut que compter sur le soutien de la, de la FOM et de la F1 pour qu'on ait un pilote chinois en, en F1 ouais. et, mais je suis pas sûr que ce soit dans les projets effectivement d'Audi Même si Audi est très très forte en Chine, il faut quand même rappeler que cette marque est extrêmement mm -hmm. bien présente le rolls est très très présent en Chine, d'avoir un pilote chinois chez Audi F1, euh, commercialement parlant, ça a énormément de sens. Maintenant, euh, si effectivement il plafonne autant, ce sera très difficile à justifier. Quoi. Ouais, je en train penser que Audi voudra faire table rase de ce qu'il y avait chez Kik, Steak Sober, machin, pour... Euh, oui, c'est notre, pour... notre projet, quoi. <rire> ouais, ouais, je pense... Je pense pas que Joe à sa place... Euh à mon avis et une fois parti de là, je suis pas sûr que notre équipe le récupérera et bon bah c'est là aussi c'est comme c'est comme Sargeant, c'est comme il a eu sa chance en F1 et des champion de formule 2 qui c'est tout le temps C'est ça et puis bon il, a, il aura eu ça euh, sa, troisième sa saison quand même, voilà, il a pas il a montré des choses mais pas assez, c'est le, le jeu aussi donc bon bah après avoir si comment va se passer la suite de la saison mais c'est vrai que la dynamique actuelle qui est déjà en train de se mettre en place chez, chez Steak c'est un peu compliqué pour lui. Euh, et puis je pense qu'on peut passer à la dernière équipe de ce Grand Prix d'Australie qui n'est pas du tout une équipe de, de fond gris mais qui ah. n'est plus vraiment un top team hein, puisque c'est euh, Mercedes euh, comme vous le voyez c'est Abandon pour Russell, on en a parlé tout à l'heure à la suite d'une sortie de piste euh, provoquée de manière extrêmement potentiellement dangereuse selon les FI par Fernando Alonso et euh, Lewis Hamilton qui en début de course a euh, eu une panne moteur donc euh, ça c'est vrai que c'est euh, au bingo des choses que Mercedes voudrait pas voir, et on avait tout sauf la fiabilité, là c'est arrivé aussi. Euh, ça en revient ça vient ça vient ait un week-end encore plus compliqué, que qui était quand même déjà assez compliqué jusque-là. Euh, des performances pas très bonnes, une compréhension de la voiture qui est toujours pas là, et sur un circuit, ils avaient fait deuxième et troisième en qualif l'an dernier, euh, avec une voiture qui pourtant a été réputée pour être bien moins bonne et bien moins euh, compréhensible que celle-ci. Donc, euh C'est un peu inquiétant pour pour Mercedes, même si ça rentre dans la logique des deux courses précédentes. La question, c'est de savoir à quel moment l'équipe va comprendre ce qui lui arrive, sachant que là, maintenant, ils en sont à dire que de toute façon, ils vont devoir expérimenter chaque week-end. Donc, c'est un peu compliqué. D'une séance à l'autre, en fait, la voiture est complètement transformée. Ça peut être un, un avion comme un, comme, comme un boulet à conduire pour les pilotes. C'est absolument dingue de voir euh, de voir cette différence euh, qui peut être de performance même entre bah du, euh, libre 3 et qualification et en plus pour une fois Hamilton n'avait pas changé de de, de réglage et euh, et voilà et, et les performances qui étaient là en milieu elles ont complètement elles font dans il y a quelque chose qui n'est pas compris voilà Hamilton a parlé de son pire week-end depuis, depuis très depuis très très longtemps euh, voilà après le, pour la coupure moteur bah, pour l'instant on n'a pas d'explication officielle dans le débrief que fait toujours euh, de manière très sympathique et remarquable mercedes 3-4 jours après les grands prix james Allison expliquait effectivement que le moteur s'était mis en sécurité immédiatement' en tant qu y quelque chose qui n'allait pas bon, on sait même pas si le moteur en fait peut être sauvé ou pas pour l'instant et on ne sait pas ce qui ya ce qui a causé effectivement cette ou cette, cette coupure nette de, de l'alimentation euh, du moteur thermique hein. on est vraiment sur la partie thermique du le v6 Et bon peut-être qu'on sera plus effectivement à Suzuka parce qu'il n'y a, a, a pas eu de déclaration euh, ou peut-être dans la présentation du, du Grand Prix que, que Mercedes ça nous, nous envoyer dans les prochaines heures peut-être qu'on aura enfin des éléments de réponse sur ce qui est arrivé à Lewis Hamilton sur le côté moteur mais effectivement c'est pas rassurant parce que c'est pas, pas quelque chose qui, un, qui arrive souvent après ce sont des moteurs, des évolutions très légères juste côté fiabilité cartographie par rapport au moteur de l'an dernier donc ça ne doit vraiment être rien de grave Et au pire, s'il y a quelque chose qui est vraiment à cassé qui n'était pas attendu, la réglementation permet de modifier les éléments, de les fiabiliser. Donc ça, c'est pour la partie moteur Hamilton. Après... Euh... Alors, je vais juste rebondir sur l'abandon, justement. Oui. Il y a Canabrese dans le chat qui donne un double abandon. Mercedes depuis quand ça ne s'est plus produit. C'était Autriche 2018. Donc, euh, ouais. pas loin de 6 ans que Mercedes avait au moins une voiture à l'arrivée. A l'époque, c'était sur deux problèmes mécaniques donc effectivement c'est quand même une, une fin de série assez importante et euh, qui montre que c'est pas un événement qui arrive tout le temps quoi je vais te reprendre Franck euh, oui et du coup ben après euh, ouais, j'ai l'impression qu'on a un Hamilton euh, un peu perdu là, qui, qui en plus en train de se faire taper royalement par par George Russell <rire> en ce début de saison je sais pas si Fred Vasseur est en train de regretter comme, comme d'avoir <rire> son Hamilton à la place de Carlos Sain, je pense mais... qu'Hamilton est déjà ailleurs à mon avis dans sa tête Alors c'est ce, ce que dément Toto Wolff, Wolf, ouais, mais, mais je suis d'accord avec toi. Je pense <rire> que... là, comme de Toto Wolff, en ce moment, je <rire> prête, prête pas trop d'attention. Enfin, je prête de l'attention parce que c'est quand même intéressant, mais, mais je ouais, ouais. c'est la véracité. Bah, là, clairement, Hamilton sait qu'il n'a pas de voiture capable de jouer les victoires, euh, encore moins le titre mondial. Donc pour lui, c'est tout bénef, c'est gagnant-gagnant, il voit effectivement qu'il fait un rêve il a fait le bon choix pour 2025. On l'avait déjà dit de façon au moment de sa signature que c'était pour lui le bon choix. Si la merci performance cette année bingo c'est le huitième titre et après hop nouveau défi directement et si c'est pas gagnant ben hop il n'a pas besoin d'attendre deux ans de plus euh, dans, dans ce calvaire et il réduit le calvaire à un an et c'est bien ce deuxième scénario qui, qui se produit et qu'il va réduire le le, le calvaire à, à une seule année donc aux dernières courses de cette saison avant de, de switcher chez ferari euh, mais mais voilà après euh, on constate quand même que euh, est-ce que c'est le problème d'un manque de motivation mais bon George Russell reprend alors que Hamilton avait repris un peu le dessus de l'année dernière cette année c'est nous Russell qui a l'air de reprendre un petit peu le dessus en, le dessus en termes de performance pure. donc euh, donc voilà et puis après bon sur l'abandon de Russell je crois on en a un petit peu parlé avec avec Fernando Alonso je sais pas je je sais pas, pas plus m'attarder là-dessus euh je veux plus quand même sur les performances de Mercedes, top, euh, voilà, qui est en performance pure, et quoi, 4ème, 5ème force encore, mmh. sur, sur ce Grand Prix, ce qui alors que l'année dernière, il jouait la gagne, quand même, hein, ça, hein, sur ce circuit, rappelons-nous, enfin, ils n'étaient pas loin de la jouer, mais... mais... De, de Mercedes, on a pensé, en 2022, en 2023, que leur retour, c'était qu'une question de temps, et là, on se demande si le problème n'est pas conjonctuel, mais structurel, dans cette équipe, avec les, les allers-retours à la direction technique, avec les budgets plafonnés, qui ont fait de gros dégâts, alors je pense que c'est trop tôt pour dire qu'il s'envoie de McLarenisation comme à partir de 2013, parce que oui, l'environnement... Non, une oui, Williamsonisation, parce que <rire> là, c'est des, en... des environnements budgétaires tout à fait différents, etc. mais en tout cas, il s'envoie de devenir, de passer d'excellent à... à médiocre au sens au sens moyen, quoi. C'est ça, hein, de... bien sûr, il y a des cycles aussi dans Dans, dans les équipes donc euh, voilà ça, ça voilà, c'est très inquiétant pour pour mercedes de, de penser que leur nouveau statut de top 3 ou top 4 pourrait devenir le, leur nouveau standard jusqu'en 2006 on là on a toujours dit chez mercedes le problème c'est que c'était une équipe qui était une machine une machine à dépenser du cash pour résoudre ces problèmes mmh. qui était plutôt voilà dans le dans le j'essaye et j'essaye j'échoue j'essaye j'échoue j', j, j, j, j, j, j parce que j'avais le cash pour ouais Euh, alors au détriment peut- être effectivement de la force vive qui est la force la force humaine les, les cerveaux les cerveaux sont clairement du côté de chez Red Bull euh, voilà. même si aussi va être cash pour tester euh, les forces vives les cerveaux créatifs sont plutôt du côté de chez Red Bull que chez que chez Mercedes qui a en tête de pont vraiment que James Allison, et euh Eloixera, euh Eloixera qui est sur qui est sur le départ d'ailleurs qui qui mmh. d'ailleurs déjà, déjà parti je crois. Donc euh, ouais, voilà, c'est une équipe qui n'a pas su tourner la, la page des, des plafonds budgétaires de la bonne façon en termes de développement parce que voilà, pour le coup, bah, la force vive, la force humaine, c'est ce qui est c'est ce qui voit parce que parce que le, tout le reste est tout le reste est dirigé u par l'argent ou par le temps de souffleurie ou le temps de CFD. Après, ouais, je... Moi, je crois je crois moi à la théorie des cerveaux peut-être new SKU c'est vraiment des, des immenses équipes que je pense que c'est moins l'individu que l'organisation qui fait la Ouais moi j'aurais dit plutôt organisation j'irai protocole je pense que ils ont tellement été habitués à tourner sur des protocoles qui laissaient aucune place au... à comment dire à la réflexion c'était genre il y avait un problème on se focalisait dessus on mettait un bander d'essai qui tournait h 24 on mettait le fric qu'il fallait pour produire des pièces produire des pièces et tester machin et euh, tout ça n'est plus possible parce que 1, il y a plus assez d'argent pour produire des pièces dès qu'on en a une idée et 2, on peut plus faire dans les bandes d'essai comme on veut à cause de la TR et au final, je pense que derrière ça euh, Mercedes n'arrive pas à prioriser les les, les, les protocoles pour euh, aller au plus vite à l'essentiel sur les problèmes, ils sont encore un peu trop euh, et le disaient même d'ailleurs les deux années précédentes, ils disaient souvent qu'ils étaient un peu dispersés parce que ils savaient pas trop comment prendre les les problèmes à bras le corps et là je trouve que Plus que jamais, il en plus il y a un vrai décalage avec la com on nous dit euh, on a une voiture qui est de plus en plus euh, compréhensible, on a une base de travail qui est de plus en plus solide, mais au final, dans les résultats, c'est tout l'inverse. Et euh, au bout de quelques semaines, la com du « on a une voiture qui une base de travail solide » se transforme en « on va devoir euh, faire des, des expérimentations tous les week-ends ». Et là, ils veulent mettre les deux pilotes sur des expérimentations chaque week-end pour l'instant. quoi C'est Wolf qui l'a dit clairement. Et c'est euh, hyper inquiétant euh, globalement de, de voir cette équipe qui euh, qui sait plus trop où aller. Et au-delà des du, des carences de directeur technique et globalement du, du département technique, il y a la question qui est posée deux fois dans le chat, et moi je suis plutôt d'accord, c'est est-ce que Wolf est encore l'homme providentiel pour Mercedes Il était un excellent gestionnaire euh, pour pour garder une bonne dynamique et tout ça. Aujourd'hui la dynamique est cassée et il n'arrive pas à la réinsuffler, euh, que ce soit sur le plan technique ou le plan humain. Et euh, moi je, je, je me demande si c'est pas si c'est pas une des bases du problème qui qui'est quil ouais. devrait pas un peu se mettre en retrait à ce niveau là tu l'as dit manu tout à l'heure c'est ce que wolf ne prenda pas du retrait sur la partie management puisque c'est sa grande particularité c'est qu'il détient un tiers ouais. de l'équipe de1 en termes de en termes de part donc euh, on peut pas le virer comme on virer un steiner euh, sas voilà. je pense qu'il il, ouais, il y a toujours le risque un en peu fait, de la saison de trop hein. Che, chez wolf c'est si ce n'est pas lui qui voudra se mettre de Alors pour et... ma fille aussi à la place le problème c'est qu'on manque aujourd'hui de... de très très bons directeurs d'équipe. On <rire> en, en reste plus beaucoup donc Ouais annulé. <rire> je m'en ai raccroché McLaren. <rire> oh ouais, moi je une fois, fois qu'ils gagneront que ça je récolterai les lauriers en plus. Euh <rire> <rire> je, suis pas... je suis un peu frileux. Non non, mais après oui, c'est sûr que les grandes des noms qui sont disponibles, c'est pas des noms qui ont eu des grandes réussites, alors effectivement, il y a il y a autre part de libre et c'est pas une mauvaise idée dans l'absolu parce que quand tu as une équipe qui est pas la meilleure et qui est pas tout à fait bien organisée, qui manque de capacité, Safflower était un excellent gestionnaire, on rappelle qu'il fait plusieurs années de suite 4 du championnat avec une voiture qui était au bord de la faillite enfin avec une équipe qui était au bord de la faillite une voiture qui n'était pas développée donc euh c'est pas ce serait pas une idée si farfelue que ça mais c'est vrai qu'on n'a pas énormément de noms qui sont disponibles et à euh, mon on peut partir sur Guttensteiner aussi mais <rire> je pourrais éviter les économies <rire> euh, mais voilà c'est euh... C'est vrai c'est un peu compliqué donc euh ah, James, James Wolff ça à la fois. Je... Oui après lui c'est ah le ouais. retour de l'enfant prodigue de toute façon euh, le jour où euh, Wolff euh, se, rec se reculer. mais la question c'est combien de temps Wolff va mettre à se reculer euh, à, se, à se mettre en retrait pour ça. Alors après je vois une utilicatrice dans le chat qui demande est-ce que ça peut dans cette équipe Oui quand même parce que parce que c'est Mercedes, il y a une grosse force J de frappe, ils ont enfin et ils ont ils ont les le, le capacité et s'ils refont des bons recrutements et qu'ils ont un pilote qui drive différemment l'équipe ça peut aussi euh, une dynamique ah oui. se récupère très très vite en F1. Et puis, et puis on parle du moteur en 2026, un euh, moteur plus aussi. Ah oui. Alors, je, je plus clair. confiance je fais plus confiance à, à, à Mercedes bon, après, euh, ça sera peut-être l'inverse, c'est pas hein, je fais plus confiance à, à, à, à Mercedes que à Red Bull pour l'instant. Bon ça paraît ironique euh, après un premier oui une panne moteur <rire> mais euh, là encore sur le long terme euh, C'est oui. clair qu'à priori, sur le papier, ça sent sécurisant. Il peut aussi totalement se rater. Je sais pas, hein, mais... Ouais. mais il faut voir aussi 2026. Oui, ça. Et pour 2026, effectivement, Mercès c'est quand même en meilleure position. Donc, euh... ouais, je pense. À voir, maintenant, je... pour Mercès, il faudra effectivement voir les performances au Japon. Ils ont réussi à faire fonctionner comme leur voiture plus proche du sol et générer beaucoup d'appui avec cette voiture. Mais euh, le problème, c'est que au Japon il y a quand même pas mal de boss donc tu es un peu obligé de surlever la caisse donc j'ai un peu peur que ça leur... d'ailleurs ils avaient d'ailleurs noté l'année dernière qu'ils avaient retrouvé un peu de, de rebond de marcelinage sur ce circuit donc j'ai j'ai un peu peur pour eux cette année euh, mais c'est toujours pareil, d'une séance à l'autre en fait cette voiture elle, elle, est tellement, elle peut changer totalement de, de, de comportement que ce que je peux vous dire maintenant ça sera peut-être même plus vrai dans 10 minutes comme ça sera plus vrai dans 2 jours donc on va <rire> on, on, on va voir mais c'est... Merci c'est une situation effectivement extrêmement euh, complexe un peu est- ce qu'un qu Verstappen... qu facteur Verstappen pourrait euh, pourrait permettre de redresser un peu plus la, la situation euh, je, je pense qu'effectivement avec ça avec sa, avec ça sa, sa faculté effectivement à aller chercher les derniers les derniers les derniers, derniers dixième on pourrait avoir un peu mieux mais de là à la faire gagner dans l'état actuel des choses je suis pas certain mmh. je suis assez d'accord Et puis donc bah après, euh, comme tu dis, première réponse au Japon ce week-end, sous la pluie possiblement, puisque euh, ouais. ça c'est une des grandes euh, une des grandes questions au Japon à chaque fois, c'est va-t-il pleuvoir Si oui, combien de, de litres à la minute Parce que c'est vrai que c'est <rire> toujours, euh, enfin bon, on y allait la saison des, euh, des des typhons avant, maintenant on y va à la saison des, des pluies je crois juste, mais bon, ça reste quand même compliqué. Donc ils annoncent... Oh, il fait oui le week-end de chaotique les prévisions pour l'instant soit un petit peu euh, un petit peu difficile donc euh, ce sera encore Quand une mieux. course pour pour des, des opportunités pour les petites équipes et puis euh, et puis voilà les, les équipes qui ont un peu plus de mal à faire fonctionner leurs voiture sous en press rien n'a pas vu ces nouvelles voitures sous la pluie encore donc euh, ça peut être l'occasion de, de, de découvrir un peu tout ça euh, messieurs je pense mac, sous la pluie par contre c'est oui. déjà auto pas ce qui ça. se ce qui pourrait une erreur de Max de max sous la pluie comptez, au, au contraire je pense que ça serait peut-être mieux que ce soit sur le sec là façon, <rire> les grands prix l'an dernier sous la pluie il y a deux ans sous la pluie c'était Zandvor c'était le Japon 2022 ça il ah. a été intouchable donc euh, c'est un peu c'est un peu compliqué Et oui on déplace le Japon pour éviter les typhons il va pleuvoir c'est exactement ça mais après au Japon il euh, y a souvent enfin il a pas mal de saisons de pluie notamment ces saisons ces mi-saisons comme ça donc euh, bon c'est une île hein on rappelle qu'il est une île, donc euh dévé donc euh, ouais donc voilà ça, ça promet en tout cas euh, je pense qu'on a fait à peu près le taux pour ce grand prix d'Australie de, troisième des 24 courses de la saison 2024 de F1 nous du coup on se retrouvera la semaine prochaine dans grand prix puisque on a décalé celle-ci d'une semaine donc le grand prix étant ce week-end on se retrouvera au mardi prochain à 20h30 euh, sur nextgen auto on y aura les conférences de presse enfin toute la journée média à partir de jeudi euh, assez tôt hein, puisque on rappelle que c'est des horaires de... alors Petit mot sur le rachat du MotoGP on nous dit dans le chat on oui, peut ouais. rapidement ah, faire un petit mot c'est tombé ce que je veux dire c'est tombé en 1er avril et pourtant c'est vrai <rire> euh, Liberté Média rachète le MotoGP pour 4 milliards mais tout en disant qu'ils ne feront aucune synergie entre F1 et Moto puisque sinon la commission européenne va leur taper sur les doigts et je pense que parce qu'on a des règles antitrust qui sont très très euh, très très sévères ou juste selon les points de vue euh, en europe et là et c'est évident que dans en matière de sport automobile on voit qu'il y a eh bien voilà une concurrence qui va être et qui va être très faible alors on pourrait dire que que, que, que la fm moto c'est mondial c'est pas européen mais en fait c'est européen sans moque prendre des sanctions contre apple même si c'est une entreprise américaine. Donc, euh, je suis, je pense que le rachat est formalisé, mais euh, à mon avis, l'affaire est loin d'être finie. Oui, oui. Et, et on pourrait dire, mais alors du même coup, si vous ne mettez en place aucune synergie entre un et moto, alors à quoi bon racheter la moto Parce qu'il y a quand même sûrement du potentiel à, à aller chercher, mais ça ôte un peu de, de, de, de logique à ce deal, même si je pense qu'on peut faire confiance et liberté médias pour rentabiliser la la MGP comme ils l'ont en fait avec la il des... comme ils avaient avec la Formula 1 le oui, euh... grand prix je pense ce genre, ce genre de genre oui. de appelle... dans leur comme ça se voit parce que dit ils résonnent non pas à l'échelle des sports automobiles mais à l'échelle de l'entièreté des sports en général disons voilà le marché du sport est très très diversifié et tout en bidonner le côté le côté sport automobile mais pour moi c'est bah il va pas avoir de révolution parce que même si ce rachat est avalisé mais grandes grands pense ce qui m'a fait parce surtout ne faire aucun lien entre F1 et moto. Paradoxalement, on pourrait avoir plus de liens entre F1 et moto si jamais la moto F1 n'appartenait pas à Liberty Media. Après Liberty Media ça Zack effectivement ce dossier de à faire passer effectivement au régulateur de l'Union européenne. Voilà donc euh, ce qu'on n'avait pas fait CVC parce que rappelons que quand CVC avait racheté la F1, il s'était débarrassé des actions qu'ils avaient dans le dans le MotoGP. Euh d'après Liberty Media, c'est pas parce que ça aurait été un nom défini, c'est simplement parce que le les contrats exécutés étaient tellement courts que CVC n'avait pas voulu euh, euh, s'enquitiner les défendre euh, effectivement la double propriété F1 Moto GP devant les devant les lois antitrust enfin contre les lois antitrust mais Liberty Media se, se dit totalement euh, confiante de pouvoir effectivement justifier le fait que elle peut posséder les, les deux les deux sports qui qui n'y a absolument pas de, de problème de de, de concurrence euh, et de monopole derrière tout ce qui est antitrust, euh, voilà. Après, effectivement, il les... n'y a pas de lien aujourd'hui entre F1 et MotoGP euh, euh, en tant que tel, et il n'y a pas de raison d'en faire un autre à part, peut-être, effectivement, peut-être, on en parlait hein, ces, ces derniers mois sur un, un grand prix commun euh, qui se serait, qui serait à Madrid, voilà, donc maintenant, ouais. du coup, le, les choses vont effectivement monter en puissance, que Madrid serait effectivement un circuit qui serait potentiellement taillé pour pouvoir accueillir deux, deux paddocks assez assez complet pour accueillir les, les deux séries de mais la complète on pourrait penser à ce spa encorech aussi qu'il a deux qui, a deux, qui, a deux, qui a deux paddocks très très très important très volumineux mais très peu de circuits sont capables d'accueillir aujourd'hui la f1 et le MotoGP gp euh, le même week-end dans un confort euh, assez euh, assez bon pour, pour pour toutes les équipes Donc on peut pas on vous n'imaginez pas que vous aurez 24 grands prix F1 moto ensemble dans dans 5 ans ou dans 10 ans ça, ça c'est pas du tout c'est pas tout le but et c'est pas du tout possible. Au contraire, je pense par contre, vous verrez beaucoup plus de courses de F1 et MotoGP sur des week-ends séparés que vous ne l'avez actuellement ou en tout cas sur des horaires séparés. Oui, sûrement. Mais après c'est aussi la season liberty qui voit un Un, dire, une opportunité parce que le MotoGP est un peu dans une situation similaire à la F1 c'est à dire un sport qui a du mal à trouver un public jeune euh, qui a du mal à renouveler vraiment ses audiences alors ils ont ils ont augmenté en audience en 2023 mais il faut pas oublier que pour faire euh, des audiences en plus ils ont quand même mis 22 21 sprints sur la saison euh, ce qui a fait une audience à plus 50% d'audience sur les samedis donc enfin plus 51 précisément donc plus 23% sur l'année mais c'est artificiel, en fait, il n'y a pas eu plus de public qui a suivi le MotoGP, c'est juste que les gens qui suivent ont plus suivi le samedi qu'avant, euh, donc euh, voilà, on a, il y a un sport qui euh, n'a pas a du mal aussi à avoir une bonne communication, qui n'a pas une communication très 2024, donc finalement, on a un, un, on dit, une situation un peu similaire à la F1 en 2016, quand euh, Liberty Media l'a racheté, et c'est exactement tout leur domaine de compétences pour euh, pour booster le truc, sachant qu'ils vont laisser la, la gestion à Dorna sport et en l'occurrence à Carmelo Espelleta, mais euh, on imagine bien qu'ils vont commencer à, oui, à, voilà. à, à à faire un petit peu de de de gestion sachant que la Speedetta a déjà dit entre dans une conférence hier que lui pour lui l'objectif c'était de développer le MotoGP aux États-Unis donc euh, voilà c'est il Netflix aura parfaitement son rôle à jouer dans tout ça possible aussi <rire> un drive tout ça vers le MotoGP c'est je pense que c'est carrément peut-être le, le, le plan numéro un pour c'est ce qui a sauvé la F1 clairement Donc, nous, on va pas contraire on est euh, C'est très que, sympa, oui, amusé, très romantique, mais c'est c'est ce qui nous a vraiment reboosté la F1 et, et drainé. Que. Et pas que, mais bon, il y a le Covid aussi. Hein, mine de rien, ça a mm. été un effet positif, puisque la F1 était l'un des premiers, si ce n'est le premier sport mondial à reprendre. Et du coup, bah, beaucoup de gens sont... Et puis, euh, il 2021, il la saison exceptionnelle. ça, il y a eu tout un enchaînement. Et ça les a précipités aussi, le Covid des a précipités à à faire un peu plus ce, ce schéma euh, franchise et, et non équipe pour pour justement que tout le monde gagne en et, en situation financière. Donc il y a eu tout un tas de choses mais c'est vrai que Netflix a été un, un vecteur de public comme rien d'autre l'a été avant. Et Grand Prix et le lancement des grand Prix. Évidemment. Ouais, Évidemment. Évidemment. à notre modeste niveau. <rire> Évidemment, c'est bon après voilà, on peut pas non plus attribuer tout le mérite. On est des gens ouais, euh, ouais. Des, des gens raisonnables. Donc euh Ah, un gros tiers un gros gros tiers <rire> ya netflix euh, le covid est nous <rire> non, non, ouais. en tout cas euh mais là à dire que le covid est un complot par liberté mais dire pendant et de la dire qu'il faut qu'on lance une émission moto GP sur si le championnat survive peut-être mais euh... <rire> Non, en tout cas bon. ouais, ce racha je pense que c'est pas c'est pas une révolution mais je pense que ça a bien fonctionné pour, pour tout le monde encore une fois et pour et à ceux qui m'ont posé la question par par mail j'ai reçu la question quand même que maintenant on va suivre le moto gp absolument pas <rire> pas du tout notre notre notre domaine de compétence l'instant même si je tu sais que ma est extrêmement intéressé par par, par la moto ouais, mais c'est il a beaucoup trop à faire avec la forme 1 on veut bien le faire on le fait bien je pense on peut faire toujours mieux Et je pense qu'on le fait bien et on on, oui. va, on va continuer à faire comme ça. La voilà. MotoGP, c'est 42 courses par an, donc non. Tandis <rire> la F1, c'est à peine 38. C'est que 30, donc ça va, est... <rire> on est bien. Bon, bah en tout cas, je pense que cette fois, on a fait le tour. Je pense pas qu'on a eu raté d'autres grosses news euh, sur la, la quinzaine. Non. Euh c'est vrai que bon le rachat de MotoGP c'est un peu une news périphérique mais ça implique un peu ça impacte un peu la F1 même si je pense que c'est toujours pareil hein, le rachat de Liberty Media de la F1 c'est 2016 les premiers vrais effets se sont euh, on serait arrivé au bout de 2 ou 3 ans sachant que là le rachat sera validé en fin d'année donc ça euh, laisse un peu de, de marge. Oui, à, à part un éventuel grand prix en commun voilà, effectivement ils ont aussi Silverstone aussi dans le chat c'est qui qui pourrait accueillir euh, de manière commode de les, les deux les deux catégories c'est à partir on va un super grand prix qui il y pas vraiment beaucoup de, de, de passerelles de ponts liés enfin, entre la 1 et la MotoGP simplement vous, vous risquez effectivement de voir les, les techniques appliquées par Liberty Media à la 1 s'appliquer à MotoGP pour effectivement driver les, les, les audiences donc euh, ça si la méthode fonctionne en F1 pourquoi ça ne fonctionnerait pas en MotoGP c'est ça Moi voilà. non c'est exactement ça Bon bah voilà donc euh, je pense que c'est à peu près tout pour pour ce soir comme on disait donc on se retrouve euh, la semaine prochaine Euh, sur Negéto donc' bah, le début des hostilités après demain hein, puisque c'est euh, c'est euh, ce sera à partir de, de jeudi matin je sais plus à quelle heure est la conférence ça doit être 5h30 du matin donc les premières news sont bons en début de journée pour pour les gens qui se lèvent et puis euh, les essais c'est 4h 30 vendredi et euh, ça fait 5h de30' fait qu' 8 heures la deuxième séance et c'est 4h30 euh, samedi et 8h les califes et c'est 7h la course. Donc, euh, un donc un peu moins violent que l'australie donc. Un peu moins violent on va c'est presque confortable. Ouais. <rire> et puis bah, merci tout le monde de nous avoir suivi pour cette grande première qui n'en était pas vraiment une mais qu'en était une quand même. Et puis euh, bah, de émancipa... fait... de notre émancipation notre <rire> ouais, Notre du, du forestectomy. Et <rire> <rire> Et puis euh, voilà bah effectivement euh, merci d'être d'être passé merci à ceux qui nous écouteront en, en podcast puisque ce sera dispo en podcast sur le même au même endroit que d'habitude ça on ne change pas on va pas non plus vous changer toutes les habitudes ce sera disponible en replay YouTube uniquement enfin il y aura Twitch aussi mais on, on met aussi sur YouTube on fait pas de live sur YouTube mais on le met en replay là-bas euh, sur le YouTube de Next Gen Auto mais c'est pareil ce sera aussi euh, posté sur le site euh, en première page de, le lendemain soir à 20h Et puis euh, bon dans tous les cas si vous perdez un peu le savez pas où vous allez venir c'est twitch.tv/leggenoto et dans tous les cas il y aura les les replays des émissions. Donc euh, voilà, un grand merci à tout le monde. Merci euh, Alex, merci Franck de m'avoir accompagné merci dans, cette, dans cette première et puis euh, bah bonne soirée bonne nuit tout le monde et à, à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Ciao.